Et peu à peu, minima 7 à 10 degrés, demain la matinée s'annonce claire avec de belles apparitions du soleil et puis les averses vont tout doucement remonter depuis la frontière française et puis envahir l'ensemble du pays dans l'après-midi. Donc vous l'avez compris, un temps instable, maxima 16 à 22 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Le niveau de la menace ne bouge pas, il reste à 3 sur une échelle de 4. Plusieurs journaux ce matin évoquent des menaces terroristes, notamment contre un centre commercial à Bruxelles. Testachat traîne VW devant les tribunaux, une action collective pour regrouper tous les clients qui s'estiment lésés. À la veille d'examens, important en primaire avec le CEB et en secondaire, plus question de voir apparaître les questions comme l'année dernière. Alors les copies sont sécurisées, obligation pour les directeurs de les enfermer à double tour et pour certains, ces mesures sont exagérées. Pour nous les directeurs, c'est de nouveau arriver avec une pression alors qu'on a déjà plein de choses à faire en fin d'année. C'est un peu dommage que pour certains qui n'ont pas respecté les consignes par le passé, on soit tous dans la même situation. Le café et la soupe dangereux. Si on les boit trop chaud, c'est la mise en garde aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé avec des risques de cancer, nous dit-on. On vous rassure avec un spécialiste. En fin de journal, on pique une tête à Clairefontaine dans le Hainaut. La météo n'y est pas et pourtant la saison balnéaire est ouverte officiellement aujourd'hui. Le journal sur vivacité avec Lionel Denebourg. Bonsoir Lionel. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La Belgique risque-t-elle de nouveaux attentats Attentats imminents d'après certains quotidiens. Des combattants de l'État islamique remonteraient depuis la Syrie pour commettre des attentats en France et en Belgique. D'après des infos ce matin de la DH, d'après Sudpresse, le centre commercial City2 à Bruxelles serait visé. Cette information, c'est important, n'est pas jugée fiable par l'OCAM. L'organe chargé d'analyser la menace... Terroriste évoque une source parmi d'autres. En attendant, la direction de City2 a tout de même décidé de renforcer les mesures de sécurité. Hélène Maquet s'y est rendue. Aux entrées, les gardes de sécurité font ouvrir chaque sac, les clients passent et pour le reste, tout semble normal. D'après ce commerçant, dans les magasins, les clients parlent peu de cette nouvelle menace. Étonnamment, rien effectivement. Étonnamment, ils n'en parlent pas euh, à l'intérieur des magasins en tout cas. La menace d'attentat visant le City2 n'est d'ailleurs pas claire. Véronique Pearson porte parole de Devimo, le groupe propriétaire de City2. La menace précise sur City2, elle n'a été encore confirmée par personne, euh, ni au niveau des autorités. Donc la menace précise sur City2, c'était plutôt euh, quelque chose qui émanait de la presse et, et des journalistes. Des mesures de sécurité ont été prises d'initiative par City2. Qui paye ça Ça c'est la bonne question. Euh, voilà, c'est... Ces mesures de sécurité sont, sont, sont payées en, en partie par le commerçant, par les propriétaires, donc c'est toute une analyse globale aussi qu'on va faire à la fin de l'année euh, pour voir comment on peut répartir ces coûts, mais c'est clair que ce sont des, des frais supplémentaires. Des frais supplémentaires alors que ce n'est pas la première fois que le City2 est nommément pointé comme cible à risque, et cela inquiète ce commerçant. Ça commence à peser effectivement Euh, pas à titre personnel dans l'idée de peur j'entends, mais effectivement plus à titre commercial on va dire, dans l'idée que euh, City 2 est toujours. Euh visé, que ce soit théoriquement euh, ou pas. Et donc, euh, je pense que ça, ça fait du mal au commerce. Les mesures renforcées de sécurité seront évaluées jour par jour. Reportage d'Hélène Maquet. On le disait, l'OCAM, l'organe qui analyse la menace, laisse pour l'instant le pays en alerte 3 et ne le relève pas au maximum. Niveau 3, on le rappelle, qui signifie que la menace est grave, possible et vraisemblable. À propos des attentats de Bruxelles du 22 mars dernier, et précisément dans la station de métro Malbec, 146 victimes ou leurs proches ont introduit une demande d'indemnisation auprès de la STIB et de son assureur. Chiffre communiqué par le ministre bruxellois des Transports Pascal Smet. Chiffre non définitif puisque d'autres victimes pourraient encore se faire connaître. Volkswagen a trompé les consommateurs et cela mérite un dédommagement financier. C'est le point de vue de Testachat qui attaque le constructeur allemand et l'importateur belge, dit Selon l'association de consommateurs, la tromperie porte sur le degré de pollution des moteurs diesel. Testachat lance donc une procédure appelée « action collective en justice », une procédure pour un ensemble de plaignants. Jean-Philippe Ducard de Testachat nous dit qu'il faut attendre de cette procédure. 400 000 véhicules sont visés en, en Belgique, mais évidemment, nous n'aurons pas 400 000 inscrits. Donc, euh, il faudra un peu voir comment le dossier évolue. Et puis, il y a plusieurs phases dans une action collective. Maintenant, il y a cette phase de préinscription, avant même, d'ailleurs, le dépôt de la requête. Nous lançons l'action. Les gens peuvent déjà se manifester. Puis, il y aura une phase obligatoire de négociation. Et puis, il y a ce fameux système opt-in ou opt-out. Et en fonction de ça, on verra jusqu'où on peut aller. Mais ça peut viser, évidemment, un grand nombre de propriétaires, lorsque l'on voit le nombre de véhicules visés et le nombre de marques que nous allons aussi viser dans la requête, puisqu'on parle des voitures vendues par le groupe Volkswagen et pas uniquement des Volkswagen elles-mêmes. Jean-Philippe Ducard de TestaCha avec Dominique Delal. Certains reprennent, d'autres pas. Les gardiens de prison tour à tour se prononcent sur la suite de leur mouvement de grève. Ah Oui, on reprendra le travail lundi, reprise votée aussi à ITRE. Andenne, par contre continue la grève à Forêt en décidera vendredi et les agents pénitentiaires de Lantin eux le feront vendredi également C'est le bien le plus précieux des directeurs d'école cet après-midi les fameuses copies des épreuves pour demain matin Oui parce que demain c'est le grand jour pour 150 000 écoliers et élèves, ils passent leur CEB CE1D ou CESS et vous le savez après les fuites des questions l'an dernier plus question de se faire avoir première mesure, les palettes contenant les épreuves Était carrément plastifié et scellé jusqu'à ce mercredi. Odile Hert a assisté au déballage dans un centre de distribution de la région bruxelloise. Donc, il y a quatre paquets de CEB standard. Christine Ponchon, inspectrice, distribue des paquets d'examens au directeur d'école. Alors, ensuite, vous avez des CEB qui sont attachés sur des palettes plastifiées. La sécurité du local a été mûrement réfléchie. Tous les barilets, puisqu'il y a une autre porte d'entrée, les barilets ont été changés pour qu'il n'y que moi qui ai accès à la pièce. Les événements de l'an dernier ont conscientisé, je pense, toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne pour que les choses se passent au mieux. Madame Ponchon a ouvert les boîtes ce matin, Pas avant. Donc bien indiqué, ne pas ouvrir avant 16 juin. Les directeurs Ça, reçoivent les mêmes consignes. Pas de déballage des épreuves avant 7h du matin, le jour de l'épreuve. Euh, vendredi, vendredi Les consignements que certains directeurs prennent avec philosophie. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse défaire les films et préparer déjà les paquets par classe. Mais bon, on le fera demain matin, on n'a pas le choix de toute manière. D'autres sont moins conciliants. Pour nous les directeurs, c'est de nouveau arriver avec une pression alors qu'on a déjà plein de choses à faire en fin d'année. Mm -hmm. Il y a eu des problèmes à certains endroits l'an dernier. Je pense que ce n'était pas le cas dans toutes les écoles et que la plupart des directions font leur boulot correctement. C'est un peu dommage que pour certains qui n'ont pas respecté les consignes par le passé on soit tous dans la même situation. D'autant qu'il risque un contrôle inopiné dans leur école à 7h du matin, chaque jour d'épreuve, un inspecteur peut venir vérifier si les paquets sont bien restés fermés. Un reportage d'Odile Leert, il est polémique depuis sa création il y a quelques mois, le piétonnier du centre-ville de Bruxelles va sans doute être réduit de moitié. On ne connaît pas encore exactement les détails de cette réduction, elle devrait être annoncée demain lors d'une conférence de presse. Piétonnier, vous le savez, très décrié par les commerçants et et hôtelier du centre, il l'accuse de plomber leur chiffre d'affaires. Un déménagement spectaculaire ce midi. Des gens du voyage ont changé de campement dans le Hainaut. Ils étaient installés du côté de la Louvière, obligés de partir. Ils ont pris la route avec leurs quelques 300 caravanes direction un zoning de Mons. Écoutez deux des membres de cette communauté évangéliste. On n'est pas des envahisseurs, on est des gens du voyage. On est français et belges. On veut un emplacement, exactement, monde, pour pouvoir terrible, se stationner tranquillement. Il devrait avoir des lieux un petit peu partout, mais ils n'en ont pas. Alors les lieux qu'ils font pour nous, d'air de Grand Passage, pour 200 caravanes, il est réduisant à 9 ou 10 caravanes. Et donc on ne peut pas se stationner, donc on prend des endroits un peu sauvages. Voilà. Donc pour l'instant, vous n'avez pas l'autorisation On n'a pas d'autorisation, en fait, puis on train en train de prendre en avoir. Donc on compte rester bon, un mois ici, sans ah. négocier. Là, il y a de quoi de faire venir à peu près 2000 caravanes. Il y a à peu près des caravanes dans la France qui nous attendent sur Valenciennes, dedans. Et euh, si on n'arrive pas à rester un mois ici, on va tout fermer. Des interviews de Vincent Vautron. L'État gagne de l'argent grâce à ses emprunts. Ah oui, c'est possible. Grâce à la faiblesse des taux d'intérêt, la Belgique a épargné l'an dernier 4 milliards d'euros. Pas mal. Et à long terme, l'épargne atteindra 40 milliards d'euros d'après l'agence de la dette. Et pour la première fois en 8 ans, le taux d'endettement a baissé. Un tout petit chouia, moins 0,5%. On est toujours tout de même à 106% d'endettement par rapport à notre PIB, à toutes les richesses qu'on produit sur une année. Gare aux boissons trop chaudes, le gendarme de la santé nous met en garde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, classe les boissons très chaudes dans la catégorie probablement cancérogène. Ça veut dire que boire trop chaud augmente le risque de cancer de l'œsophage. Décision qui, à première vue, peut surprendre. On en parle avec Marc Vandenheid. Bonjour Bonjour. Vous êtes cancérologue digestif à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Cette prise de position de l'OMS, est-ce qu'elle vous étonne ou non C'est du bon sens finalement C'est du bon sens je pense. Donc c'est quelque chose qui était connu et qui explique probablement la, la disparité géographique qu'on a avec ce type de cancer. On sait que ce type de cancer est plus fréquente dans certaines populations euh, et certaines régions du monde où, où on boit très très chaud, effectivement, notamment en Asie. Et en quoi boire trop chaud, c'est mauvais pour notre œsophage Alors ça reste une agression pour la muqueuse de l'œsophage. Il faut bien se rendre compte que le cancer de l'œsophage, ça naît au départ de la muqueuse, c'est-à-dire la membrane, si vous voulez, qui tapisse l'intérieur de l'œsophage. Quand vous buvez une boisson très chaude, euh, ben, le premier réflexe en général, c'est de l'avaler assez rapidement, puisqu'on a cette sensation... Euh, douloureuse dans la bouche, c'est quelque chose qui va attaquer la muqueuse de l'œsophage, qui va créer en fait des, des lésions thermiques de par, de par la chaleur que ça cause. Et si effectivement on a l'habitude de boire euh, de manière répétée des, des boissons très très chaudes, les agressions sont répétées, ça crée une inflammation chronique au niveau de la muqueuse qui fait le lit justement et le terrain prédisposant du cancer. Et, et très très chaud, on parle, l'OMS parle de, de température au delà de 65 degrés, c'est énorme ça. Euh, oui, c'est énorme. Je, je vous avoue, pour être tout à fait honnête, que je ne sais pas exactement euh, quelle est la température de, du café qu'on boit le matin, mais je pense qu'on est bien en-delà de, de 65 degrés. Donc. Euh... Et justement, puisqu'on parle du café, finalement, parfois le café a mauvaise image. On se rend compte, d'après les dernières études, qu'en quantité limitée, qu'il peut même être bénéfique Oui, si je prends euh, dans mon domaine en digestif, notamment le cancer du côlon, on se rend compte que une consommation modérée voire importante de café peut avoir un certain effet protecteur par rapport au cancer du côlon. Et il y a certainement d'autres types de cancers où, où c'est pareil. Donc l'effet euh, néfaste euh, ou cancérigène à tort qu'on attribuait au café dans le passé ne semble pas réellement se confirmer dans, dans des études euh, d'associations plus récentes. En fait. Merci. Marc Van Denede, spécialiste du cancer à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. C'était le match à risque du jour en France. Russie-Slovaquie, jusqu'à présent, pas de débordement et de casse comme der, samedi dernier à Marseille. Il faut dire que la sécurité est au maximum pour cadenasser les hooligans russes. 10 personnes sont tout de même déjà en garde à vue. On verra pour la suite puisque la Russie vient de perdre son match contre les Slovaques battus à Un, Les autres matchs du jour, c'est dans une heure, la Russie qui affronte la Suisse. Et puis à 21h, ce sera France-Albanie au stade Vélodrome à Marseille. Entraînement pour 21 Diables Rouges aujourd'hui à Bordeaux. Une séance à huis clos sans Eden Hazard ni Kevin De Bruyne. Comme prévu, Marc Wilmots a ensuite répondu à de nouvelles questions de la presse. Alors a-t-il enfin débriefé ce match contre l'Italie avec ses joueurs A-t-il expliqué ses choix aux déçus qui n'ont pas joué On écoute Marc Wilmols. Écoute, j'ai pas fait un débriefing collectif, je l'ai fait avec plusieurs personnes. Là où il y avait les points à appuyer. Parce que je préfère le faire collectivement et entendre aussi. Tu sais, de temps en temps, quand tu fais en collectif, tu montres la faute et c'est pas bien en groupe. Je préfère en parler individuellement. Ça, c'est ce que moi, je préfère. Il y en a deux entraîneurs qui ont d'autres méthodes. Moi, j'utilise celle-là. Et quand j'ai quelque chose à dire, j'appelle le garçon et je lui parle en direct. Pour l'instant, Michi, je pense que il attend sa chance, comme les autres, ce qui est logique. Tu vas pas aller en voir un qui va te dire j'ai pas envie. Hein. Ils sont tous prêts après il y a les 11 qui vont commencer, il y a les autres qui vont participer. Marc Wilmots propos recueilli au centre d'entraînement des Diables partir Thierry Luthers. Chez nous un transfert officialisé en football aussi. Celui de Silvio Proto l'ex-gardien désormais d'Underlecht arrive comme prévu à Ostende. Un autre euro, celui de Hockey, se disputera à nouveau en Belgique dans 3 ans. Oui, c'était déjà le cas en 2013 à baume du côté d'Anvers. Eh bien la Fédération Européenne de Hockey refera confiance à la Belgique pour l'Euro 2019. Le dossier belge a été préféré au dossier allemand. La saison balnéaire est officiellement ouverte en Wallonie. D'accord, il faut se pincer pour prononcer cette phrase, Cyril, mais c'est vrai, nous sommes le 15 juin, c'est donc le début officiel de la saison pour 25 zones de baignade wallonnes. C'est le cas au lac de Clairefontaine, à Chapelle-les-Léments, où on est prêt à accueillir d'éventuels courageux, comme Simon Gérard a pu le constater. Malheureusement, Au lac de Clairefontaine, on était bien loin du compte. L'uniforme aujourd'hui, ce n'était pas maillot, essuie et crème solaire, mais plutôt caoué et bottines. Et pourtant, tout est prêt. Priscilla Bauche qui gère le site et son équipe, ont même mis en route leur toboggan jaune. Oui, le toboggan est en route, donc s'il y avait des personnes qui avaient envie de, de se lancer, on rend bien leur face. Dans l'eau, mis à part trois canards et deux cygnes, pas un baigneur à l'horizon. Les sauveteurs sont tout de même sur le pont. Michael, Tony et Cécile ont les pieds dans l'eau, en shorts et t shirt et petites claquettes. Ils se préparent à installer les petits flotteurs qui délimitent la zone de baignac. Franchement, je, je suis étonnamment surpris, elle est quand même assez chaude. Enfin, elle n'est pas froide en tout okay. cas. Les jours de beau temps, le lac de Clairefontaine peut accueillir plus de 2000 visiteurs. Mais en attendant le retour du soleil... Il faut méditer, voilà. Vous philosophez sur quoi Ah, euh, tas de choses, ce que je vais faire à manger tout à l'heure, ou euh, les courses, euh, <rire> ce que je pourrais m'acheter, euh, des trucs utiles, des trucs de la vie. La saison se terminera le 15 septembre prochain en Wallonie. Le soleil. Voilà pour le reportage de Simon Gérard cet après-midi à Clairefontaine. C'était un peu frais hein, pour euh, faire trempette quand même. c'est ce c'est pas le meilleur moment de l'année. Vous avez un lac préféré, vous Euh, un, un lac préféré. Euh, J'ai pas réfléchi à la question, désolé. J'en ai désolé, un, je vous rappelle. Le lac Mans. Voilà, pas <rire> mal. Et si les entrepreneurs Wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point rtbf mobile info. Et des ralentissements bien sûr à cette heure-ci pour vous qui rentrez nombreux à la maison. Toujours l'issue de la camionnette sur le flanc, sur le 25 Bastogne-Liège, kilomètre 21.5 à hauteur des Ouai. Prudence, si vous passez par là, il y a des fils encore sur environ 3 km pour l'instant. En revanche, plus de soucis suite à l'accident pardon que je vous signalais tout à l'heure sur le 40 Bruxelles-Aix-à-Chapelle à hauteur de Baleine. Les fils se sont résorbés en direction d'Aix-à-Chapelle. Mise à part ça, ça ralentit à pas partir 2 oeufs pour l'instant sur l'E40, dans le sens Aix vers Bruxelles et dans l'autre sens à partir des Haussards, mais déjà dans l'échangeur de Longseins. Ça ralentit pour l'instant venant de Bruxelles, le 40 à partir d'Avant à partir de Bierset sur l'E42 venant de Namur, principalement donc en direction d'Aix. Des ralentissements nous sont également signalés le long de la dérivation à Liège.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 Vivacité et la une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout en plein air. Animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animation diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et La Meuse. Vous n'aimez pas attendre. Chez Peugeot Chines, découvrez plus de 1000 véhicules de stock super équipés, disponibles immédiatement. Peugeot près de chez vous, c'est Chines bien sûr. Toutes vos adresses sur peugeotshins.be. Et pas des pigeons vous non plus on va s'entendre demain dès 11h sur vivacité tu sais toi comment on appelle les habitants de blény euh, les bla les bla bienvenue à Blény. journée d'information ce dimanche 19 juin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 Aaron, Alice roof, Les Innocents, <rire> Ibrahim Malo, Vic et Oli, IBI, Musty, Christophe, Nickfeu, Marc Ransom et Pharrell Williams. Info et réservations, les Avec vivacité, la 2, Wiko, SD Works et ING. Jusqu'à 19h. Un avec Cyril Il est 17h19 et vous venez de vous brancher peut-être pour la première fois sur Vivacité et bien vous tombez bien parce qu'aujourd'hui dans cette émission toute la semaine, il y a un séjour pour deux personnes à gagner au Québec, plutôt sympa on en reparle dans un instant tous les jours pendant deux heures, on fait le tour de ce qu'a fait l'actualité alors après l'annonce hier du rachat de l'Empiris par Total, vous êtes nombreux à vous déchaîner sur Twitter et Facebook vous en faites peut-être partie, vous qui nous écoutez en mettant cette info au cœur de moquerie, au cœur de questions, alors pourquoi Total et l'Empiris sont moqués sur le web on analyse ça dans un instant avec l'Euro 2016 on avait presque oublié et qu'elles avaient déjà fait du bruit lors du dernier mondial les fameuses housses des rétroviseurs font leur retour dans l'actu alors est-ce que vous pouvez les mettre sur votre voiture ces housses de rétroviseurs ou pas et eh bien la question est de nouveau posée aujourd'hui vous aurez la réponse avant 18h et puis on posera la question aussi des petits drapeaux, des cornes des queues de diable là, sur votre voiture, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme gadget ou pas, est-ce que regarder des concerts dans la boue n'a plus de la cote si je vous pose la question c'est parce qu'aujourd'hui on apprend que les festivals cet été ne sont pas complets alors que souvent les préventes partent plutôt rapidement alors est-ce que c'est à cause du prix des affiches du climat d'insécurité ou du climat tout court de la météo on tente d'en savoir un peu plus ce soir et cette météo elle a peut-être donc un impact sur les préventes des festivals elle va à coup sûr en avoir sur vos légumes il risque d'y en avoir beaucoup peut-être même beaucoup trop les explications c'est tout à l'heure dans ce 5 à 7 et puis je vous le disais un séjour à gagner pour deux personnes à québec et c'est pas à québec même parce que vous passerez par la ville de québec mais c'est au québec dans la province du québec directement vous partez au canada avec la personne de votre choix tout ça à l'occasion de la fête nationale du québec c'est ce 23 juin jeudi 23 juin ce sera fêté d'ailleurs à bruxelles au Mouder lambic fontainas et à cette occasion vous repartez avec votre séjour peut-être en tout cas ce soir déjà votre panier votre panier garni avec Plein de beaux produits au sirop d'érable, c'est la spécialité quand même là-bas. Ça va être bien bon, tout ça est offert par Maple Abroad. Alors comment gagner ce séjour Parce que c'est bien de vous en parler, mais c'est mieux de le gagner. Eh bien il faut me traduire en français une expression québécoise. Concentrez-vous bien, tout ça est fait avec l'accent, on a mis les moyens, on est allé jusqu'au Canada pour enregistrer un Québécois. On a ramené ça ici à la radio. Écoutez bien, traduisez-moi cette expression. Se tirer une bûche. Se tirer une bûche Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire se tirer une bûche Je vous le précise tout de suite, ce n'est pas salace pour ceux qui avaient un esprit un peu pervers sur cette expression. Si vous avez une idée, vous m'envoyez la réponse au 6003, c'est 75 centimes le message. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. hier on apprenait le rachat de l'Empiris, le fournisseur d'énergie par le groupe Total pour un montant de 150 millions d'euros, c'est l'entreprise liégeoise donc qui va maintenant appartenir à ce grand groupe mondial, et alors aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, vous vous déchaînez énormément de messages qui sont postés alors des questions, des attaques des gens qui veulent changer de fournisseur d'énergie tout simplement alors un message au hasard sur Twitter l'Empiris intègre le groupe Total le malaise des clients Total. est Total, c'est Sébastien Ad Sébastien qui dit ça sur Twitter. Je rêve où l'Empiris a fait un coup dans le dos à tous les clients qui cherchaient un fournisseur avec certaines valeurs. Hashtag bye bye. C'est Michael Mera qui dit ça sur Twitter. Beaucoup de messages qui sont postés à propos de ce rachat. Euh, on a un message aussi qui dit toi aussi tu es Total pas d'accord. Hashtag l'Empiris. Ce n'est pas évident d'avoir de, de, de, de, cette image de fournisseur d'énergie verte et d'avoir un rachat d'un géant comme Total qui lui n'a pas cette image image verte. Est-ce que justement derrière il y a une volonté de changer ce, cette image et comment est-ce qu'on arrive à changer l'image d'une grande marque On va se poser la question avec Olivier de Dunker, vous êtes consultant en marketing et communication. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ce rachat a l'air de pas très bien passer chez les internautes pour le moment. Hein Alors Effectivement, il y a eu un retour de bâton euh, ces dernières heures. Euh, maintenant, on peut se demander si ce n'est pas le fait d'une minorité de clients qui avaient choisi l'Empiris notamment pour l'énergie verte que cette firme produit. Euh, et moi, je me demande s'il n'y a quand même pas une grande majorité de clients à Lampiris qui tout simplement vont rester sur leur fournisseur actuel. Euh, et que d'ici quelques quelques jours, l'affaire sera tassée. Alors la différence n'est pas évidente à faire entre le fait que l'énergie de l'Empiris s'est toujours annoncée comme verte malgré le rachat de Total et le fait qu'il y a cette image derrière, parfois un peu sale d'un grand groupe qui euh, va faire des exploitations de gaz de schiste à travers le monde. Euh, comment est-ce qu'on arrive à changer l'image d'une grande marque Vous pensez que c'est ce que veut faire Total, là, se donner une petite touche un peu plus verte Je crois que surtout que Total voit des opportunités de marché dans l'électricité et que l'impériste qui, qui était à vendre euh, était, une, euh, était une bonne cible pour eux. Euh, D'abord, il y a l'argument économique. Euh, par rapport à la touche verte qu'ils voudraient se donner, Total a probablement d'autres outils et d'autres moyens marketing dans cette, dans cette finalité. Un grand groupe comme Total peut s'inquiéter de messages, de clients, euh, ou peut-être pas que de clients d'ailleurs, qui s'attaquent à eux, contre, enfin sur, sur Twitter, sur Facebook Alors, Il est clair que Total, comme tous les grands groupes, surveille euh, ce qui se raconte à son sujet sur les, les réseaux sociaux. Euh, cela dit, les différentes marées noires euh, qui ont été causées par euh, Total ces dernières années... Euh, n'empêche visiblement pas euh, des milliers de personnes de faire leur plaint tous les jours en station totale, ni de euh, remplir leur cuve à mazout euh, à chez Total aussi. Donc il faut, il faut relativiser aussi l'impact euh, de, de ce type de, de, de bad buzz, de, de retour de bâton. Euh, comme je vous le disais, il est fort probable que d'ici quelques jours, tout ça se, se Ce sera taché, ce sera un petit peu, un petit peu dissipé. Et euh, je serais curieux de voir un, une hémorragie massive chez les clients de l'Ampirid. On se pose la question, quand on fait ce genre de rachat, quand euh, quand on, on prépare ce genre d'opération, est-ce que euh, habituellement le service marketing est appelé « Bon, les gars, là, on va avoir un problème, on va sans doute se prendre ça et ça comme remarque. On prépare tout ça ?» Alors, généralement, c'est préparé. Mais euh, dans le cas de cette opération, ce qui est frappant, c'est que Visiblement, les équipes de l'Empiris ont été euh, informées très tard. Euh, on voit notamment la, la réaction des, des syndicats. Et visiblement il y avait une, comment dire, une sorte de secret qui a entouré euh, ce rachat. Et c'est probablement cette opacité qui a un petit peu nuit à la préparation correcte de la communication autour du rachat. Euh, je pense qu'il y a un manque de planification parce que ces réactions étaient faciles, faciles à anticiper. Euh, et Il est fort probable qu'avec une meilleure préparation, euh, la communication aurait été structurée et organisée autrement. Petit manque de préparation, Olivier, voilà. on va transmettre vos coordonnées pour le prochain rachat. Oh, Ça vous intéresse pas euh, <rire> oh, Pourquoi pas oui, oui. Euh, pour, on, on, oui, pourquoi pas. On, pour... on, peut, on peut toujours en discuter, mais euh, voilà, j'ai aussi certaines valeurs hein, quand même. Ah, vous, <rire> vous, par exemple, en tant que consultant en marketing, vous ne sauriez pas allé euh, aider cette, cette entreprise alors Bah, à titre personnel, je ne le ferai peut-être pas. Maintenant, je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi l'Empiris d'abord parce que ça diminue la facture d'électricité. Et si l'électricité était verte, tant mieux. Tant mieux. Mais euh, voilà. Mais je pense que l'argument principal de l'Empiris, euh, c'était au départ le coût de l'électricité. On verra si ça reste comme ça dans le futur. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Merci beaucoup Olivier de Dunker d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Il est 17h27. Aujourd'hui dans l'actualité on parle de Katia de Pape. Alors qui est Katia de Pape Eh bien c'est la patronne d'une marque que vous connaissez forcément, Nookies. Nookies fête ses 20 ans. Et vous savez Nookies c'est les doudous, ces fameuses peluches que vos enfants ont peut-être à la maison. Et on va essayer de se plonger dans des souvenirs. Cet après-midi au 3063, vous allez me dire quel est le doudou que vous aviez eu quand vous étiez petit. Vous avez toujours. Maintenant, en étant grand. Peut-être que vous avez encore un doudou, Lionel de Neubourg Vous avez un doudou. vous Plus de doudou, moi. Et Je suis chargé vous... de, de toujours veiller à ceux de ma petite fille. Et ça, ah, ça c'est important. Ne jamais perdre le doudou. J'ai dû faire des longs trajets pour en <rire> trouver. J'espère qu'elle n'écoute pas dans être petite. Ah, parce qu'il faut riser. Elle, elle a changé. Il faut riser. Elle a déjà perdu. Vous avez racheté le même. Euh... Et loin. Il a osé faire ça, Lionel. Pas. Votre doudou à vous, c'était quoi Moi, c'était une sorte de couverture toute déchirée. Ah, vous aviez un chouette doudou à l'époque. <rire> on vous l'a donné déjà déchiré, petit Non, non. Ah ok, ouais, parce que je me disais, sinon on vous aime pas trop. Hein. 3063 par SMS, quel est le doudou que vous aviez quand vous étiez petit On fait le tour de vos doudous cet après-midi. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au salon des nouvelles technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animation et démo high-tech en galerie.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 FA euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce mercredi, Russie-Slovaquie, Roumanie-Suisse et France-Albanie, but après but avec la rédaction des sports et dès 20h en direct de Saint-Étienne avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu blanc diable. Avec voyage-sncf.com et l'office du tourisme de Saint-Étienne Métropole.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 7h30, voici les titres de l'actualité avec Lionel Denebourg. Le niveau de la menace terroriste ne bouge pas, il reste au niveau 3 sur une échelle de 4 alors que plusieurs quotidiens évoquaient ce matin un risque d'attentat imminent citant notamment le centre commercial City2 comme une cible potentielle pour l'organe chargé d'évaluer cette menace. Cette info est sortie de son contexte nous dit Locam. Marche arrière le piétonnier du centre-ville de Bruxelles va sans doute être réduit depuis sa création, le piétonnier s'attirent les foudres des commerçants du centre-ville. On ne connaît pas encore exactement le tracé, mais il devrait être communiqué demain, lors d'une conférence de presse. Trois matchs au programme, aujourd'hui en France, à l'Euro de Football, les Russes viennent de perdre contre la Slovaquie, 1-2. Les Slovaques rejoignent le Pays de Galles en tête, la Russie est au bord de l'élimination, et dans une demi-heure ce sera Roumanie, Suisse, et à 21h dans le groupe A, France, Albanie, au Stade Vélodrome, à Marseille. Et merci beaucoup Lionel, dans un... À on va faire un point sur vos conditions de circulation. Juste avant, c'est la météo Dominique avec un temps qui restera instable ce soir et en première partie de nuit. Puis des averses vont nous quitter peu à peu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle minima 7 à 10 degrés. Demain, la matinée s'annonce assez claire avec de belles apparitions du soleil et puis les averses vont remonter de la France. On pourrait déjà avoir des premières gouttes près de la frontière française avant midi. Dans la journée, l'instabilité va revenir. On aura de nouveau quelques coups de tonnerre, surtout sur la moitié sud du pays et localement des orages qui pourraient être intenses. Maxima en toutes les légère hausse, 16 à 22 degrés. Merci Dominique, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info, Adrien Demet, bonsoir, ça coin sur l'E42. Oui, c'est très compliqué dans le sens liège mons un camion s'est couché sur le flanc en milieu de journée, à hauteur de Sambreville, deux voies restent neutralisées, le déchargement du camion est en cours, mais il est toujours couché sur deux voies de circulation, conséquent sur le trafic, eh bien, un bouchon très important est toujours formé à partir de SPI jusqu'à Sambreville, comptez une bonne heure de retard sur ce tronçon. Donc, une bonne heure perdue entre Spi et sambreville vermonts Un itinéraire conseillé pour tenter d'éviter autant que possible cette difficulté. Sortir à Spie pour emprunter ensuite la Nationale 93, soit vers Sombref pour reprendre le 42 Vermont, soit vers Namur pour reprendre la N90 direction Charleroi. Voilà donc pour le point noir à cette heure-ci. Pour le reste, sur le 25 entre Bastogne et Liège, une camionnette et sur le flanc C'est à hauteur d'Ewy, la voie centrale est encombrée Ça ralentit sur 3 km en direction de Liège On survole les retards les plus conséquents sur le ring de Bruxelles Tout au plus une trentaine de minutes perdues sur le tronçon entre Grand Bigard Et au titre, au cœur de Bruxelles, un véhicule en panne dans le tunnel cinquantenaire En bande de droite vers Tervuren Sur la commune de Waterloo, On nous signalons qu'un véhicule euh, Un incendie de véhicule est en cours dans un parking au Galeries Wellington Sur la commune de Waterloo, le centre est donc à éviter particulièrement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 Dans un instant, on va parler de sport. Vous savez que c'est la petite gazette de l'Euro avec toutes les news insolites sur cet Euro 2016. C'est dans un instant avec Lise Burion. On parlera aussi des festivals. Les festivals ne font pas le plein cet été. Souvent, les pré-ventes partent assez vite. Eh bien, il y a des places. Il y a des places dispo. On en reparle dans un instant. Et alors, à propos de cet Euro 2016, les fameuses housses de rétroviseur ont la cote. À nouveau, comme au Mondial la dernière fois. Alors, on nous avait dit au Mondial, bah, attention, c'est interdit d'avoir des housses de rétro. En tout cas, il faut faire gaffe à la façon dont on, dont on les utilise et eh bien ça revient dans l'actualité aujourd'hui est-ce qu'on peut les avoir ou pas finalement ces rétroviseurs, ces fameuses housses la réponse dans un instant, et alors je vous parlais de cette dame qui fête l'anniversaire de sa société aujourd'hui elle s'appelle Katia Depape et elle a créé il y a 20 ans la marque Nookies, la marque des doudous quel est le doudou que vous aviez vous quand vous y étiez petit, est-ce que vous l'avez toujours 3063 par SMS pour me le dire alors il y a un message de Claudine qui dit mon doudou était un petit singe que j'adorais et je l'ai toujours et euh, j'ai 52 ans il y a un autre message qui nous dit un potame rose, appelé Hippolyte, que j'ai encore, d'ailleurs. Euh, un nounours blanc que j'ai traîné jusqu'à mes 16 ans. J'ai 28 aujourd'hui et je l'ai toujours. Il m'a bien protégé des monstres de la nuit. Ah oui, ça, ça sert, hein, les, les doudous pour, pour éviter d'avoir peur. Bisous, Audrey de La Louvire. Bisous à vous, Audrey. 3063 par SMS. À quoi ressemblait votre doudou Est-ce que vous l'avez encore Vous me dites ça par SMS. On en parle dans un instant.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 Avec le soutien de l'Union Européenne et de la Wallonie. Ce lundi 21 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PAC W. Vivacité et la Une présente. Amadeus. La confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus.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 Jean-Fils Actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur les cuisines équipées. Profitez de nos conditions printemps, remise complémentaire et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Ah, Vous l'avez déjà vu plein de fois à la télé, peut-être au cinéma. Jonathan Lambert sera demain à la radio, il sera avec Benjamin Maréchal pour parler de l'idéal qui est sorti aujourd'hui dans les salles et ça a été réalisé avec Frédéric bec BD. Alors ça annonce quand même un grand grand film. Gaspard Proust est également au casting de ce film, l'idéal, et on en parle demain avec Benjamin Maréchal et Jonathan Lambert, son invité. Soyez là, dès 8h sur Vivacité. 17h, 19h, 5 à 7 We're Ça va être le petit quart d'heure euro, euro 2016, avec euh, cette question autour des housses des rétroviseurs. Elle revient dans l'actu. Est-ce qu'on peut avoir des rétros aux couleurs des diables rouges ou pas euh, La réponse dans un instant. Mais avant, la petite gazette euh, de l'insolite de, de, de l'euro 2016 avec Lise Burion. Bonsoir, Lise. Bonsoir, Cyril. Alors On va démarrer avec une petite question. Est-ce que cet euro, c'est un site de rencontre pour Cristiano Ronaldo ben, Je ne sais pas si vous avez regardé le, le match hier Portugal-Islande, hier soir, Cyril, mais euh, Ronaldo... Vous voulez savoir si vous regardé ou pas Oui. Non. Non, <rire> je m'en doutais. Mais Ronaldo s'est fait remarquer avant même le coup d'envoi, figurez-vous, euh, à la sortie euh, des vestiaires. Euh, il y a des hôtesses qui accueillent euh, les équipes, comme ah ouais. pour leur montrer c'est par là, le terrain, Au ouais, cas bah, où, au cas où ils C'est des un doute. footballeurs quand même. <rire> voilà. Donc euh, il y a effectivement une hôtesse de chaque côté, donc de la aide de joueurs qui avance. Donc Ronaldo, bah, normalement il le sait, il est épié par les caméras ouais. du monde entier. C'est une star, mais il a quand même lancé un regard. On ne peut plus appuyer à l'hôtesse euh, côté portugais. Donc, euh, au moment d'entrer sur le terrain, ça n'est pas passé inaperçu. Bien sûr, on est en 2016, donc les réseaux sociaux se sont emparés de cette image. Elle a beaucoup circulé. Donc, le regard appuyé de Ronaldo vers l'hôtesse qui l'accueillait sur le terrain. Euh, la jeune femme, euh, bah, ça l'a amusé, en fait, ce regard. Il y a des confrères français qui l'ont retrouvé. Euh, elle s'appelle Céline Fischer, donc elle a un petit peu donné son impression aujourd'hui. Ça l'a ouais. amusé. Elle peut pas dire qu'elle a eu des papillons dans le ventre, mais elle a trouvé ça sympa quand même. Ronaldo est quand même pire. Hein. Donc euh, donc voilà, elle en a profité pour se créer un compte Twitter, euh, parce qu'elle est mannequin. La jeune fille, euh, plus d'être hôtesse mm -hmm. à l'euro, elle est ah, mannequin. Est pas un métier à temps plein. Ce n'est pas un métier à temps plein. Donc euh, elle a créé son compte Twitter pour réagir un petit peu vis-à-vis euh, -vis des, des internautes qui l'a sollicité. Elle a demandé un shooting à, à Ronaldo, elle a demandé en tout cas aux, aux internautes si vous arrivez à me décrocher un shooting avec lui je paye le champagne. Il ah. euh, faut dire que bon, bon voilà, elle a passé une chouette soirée euh, elle a eu beaucoup, beaucoup de notifications sur son téléphone. C'est comme ça qu'elle se dit, tiens passer un truc sinon oui Ronaldo m'a regardé dans les yeux c'est normal je suis mannequin Oui, il y a rien de dingue à la base là <rire> donc euh, voilà elle a gagné à peu près 750 fans sur Twitter je ne sais pas si ça durera de petit buzz autour d'elle mais voilà c'est alors sympa. on verra mais en tout cas même si j'ai pas vu le match je sais que ça l'a <rire> peut-être un peu perturbé le, le Cristiano Ronaldo parce qu'il a pas marqué euh, hier il y, a, il y a eu des côtés euh, mauvais quand même mauvais perdant euh, aussi il, a, il oui. était pas en forme en là. fin de match effectivement mauvais euh, partageur en tout cas je sais pas si ça vous dit mais euh, le score final c'est 1-1 entre l'Islande et le Portugal ça n'a pas plu à Ronaldo, il a refusé de serrer les mains des Islandais à la fin du match. Euh, mannequin, euh, ah pas. oui, il aurait préféré sans doute que l'hôtesse vienne leur accompagner au vestiaire. Il a même pas voulu échanger son maillot en fin de match avec les Islandais. Après, il s'étonne qu'on le trouve arrogant parfois, Oui. Euh, <rire> Cristiano. Explication tout de même de la star portugaise après le match. Il n'a pas parlé de l'hôtesse, mais il a parlé donc de son comportement en fin de match. Il estime que les Islandais n'ont fait que défendre, défendre, défendre, que, que les Portugais ont tout fait pour gagner, mais pas les Islandais. Donc, euh, donc, son euh, maillot. Euh, donc voilà, il dit, euh, petite mentalité, ils ont fait ce partage comme s'ils avaient gagné l'Euro. En même temps, la petite Islande qui fait 1-1 contre ouais. le multiple Ballon d'Or et son équipe du Portugal. Bon bah voilà. Donc les Islandais ont répliqué quand même. Euh, le défenseur Kari Arnason y est allé d'un sympathique. Ses commentaires expliquent pourquoi Messi sera toujours au-dessus de lui. <rire> et bam. C'est vrai qu'il y a deux clans, hein, les pro-Messi, pro Ronaldo ouais. Et ouais. Alors autre star, parfois aussi un peu arrogante sur le terrain, c'est Zlatan. Alors bah oui, Zlatan qu'on va croiser. Hein. Les Diables vont jouer la Suède en troisième match ici à l'Euro. On verra bien comment il gère la chose. Mais Zlatan, donc, il a quitter Paris comme une légende, hein, vous vous souvenez ce qu'il a dit en quittant ah oui, le, oui. le PSG. Et il va peut-être bien ajouter une nouvelle ligne sur son CV parce qu'il pourrait bien aller aux Jeux Olympiques de Rio, figurez-vous, mmh. Zlatan avec l'équipe de Suède. Alors au jeu, ce sont les moins de 23 ans euh, qui jouent, sauf trois joueurs que les sélectionneurs peuvent aller chercher dans les dans les stars, dans les joueurs un peu plus expérimentés. On a Neymar par exemple qui va jouer pour euh, le Brésil si tout va bien, si, une, pas ligne, sur le si dos ça en va voilà, si ça va jusque là. Et donc peut-être Zlatan avec euh, la Suède, pourquoi pas Ils sont champions d'Europe chez les moins de 20 ans les suédois donc c'est quand même une bonne équipe. Ouais. Ça l'intéressera peut-être bien, Zlatan, il faudra voir jusqu'où la Suède va dans cette euro, il faudra voir aussi si son club, on ne connaît toujours pas le club dans lequel il jouera, mais il faut voir si le club acceptera de le libérer au mois d'août quand même, partir au Brésil, tout ça c'est... C'est pas le meilleur timing. C'est pas le meilleur timing pour un club. Donc on verra, le sélectionneur suédois ne se fait pas trop d'illusions, mais euh, voilà, il tente le coup, il a mis Zlatan sur la liste, la présélection en tout cas, de noms qui, qui iront peut-être au jeu, et enfin, qui vivra, verra. Et il y aura peut-être si c'est renommé en les, jeu, les jeux Zlatan. Oui, ça deviendra, je pense, les, les, les Jeux lataniques. <rire> ça, ça doit être je ça. Ouais. Alors nos futurs adversaires, les prochains en tout cas, ce sont les Irlandais. Et alors ils ont avec eux ce qui ressemble aux meilleurs supporters de la compétition. Moi c'est vrai, moi je trouve que les Irlandais c'est toujours très très chouette à voir dans un stade, à écouter, à entendre. Dans un stade, on l'a remarqué à Irlande-Suède un lundi, il y avait des frissons vraiment pendant l'hymne national, les petits bons hommes verts un peu partout. Enfin Les, les Irlandais ils sont très, très très très chouettes, on les entend beaucoup au rugby aussi, dans les pubs, enfin, on les présente plus. Et alors apparemment en France, ils ont remis à la mode, un morceau de 97. Euh, petit blind test, hein, Cyril, moi je vous avoue, j'ai toujours eu un petit faible pour ce morceau. Gala. Gala, évidemment. Ouais, voilà j'ai jamais compris ce qu'elle disait mais juste le free from desire free from desire. Ben voilà ils ont mis ça un peu à la sauce irlandaise euh, les supporters irlandais on peut pas passer à côté apparemment si on est en France pour l'instant et qu'on croise des, des Irlandais Ils vous le mettre dans l'oreille euh, alors ils sont deux fois plus nombreux les Irlandais si on veut dans cette Euro parce qu'il y a l'air donc l'Irlande qu'on affrontera samedi et l'Irlande du Nord qui est dans le groupe C mm -hmm. euh, elle a été battue par la Pologne en ouverture donc il y a plusieurs versions de ce gala sauce Guinness euh, les fans de l'Irlande qu'on affrontera chantent Shane Longs on Fire and your « Your defense is terrified », pour euh, fonctionner avec... Euh... pas très mélodique comme ça. Hein. Non, je vais pas vous la chanter, mais « Your defense is terrified », ça fonctionne avec le morceau original. Les Nord-Irlandais mettent en avant un autre joueur qui est Will Griggs, deux attaquants en tout cas. Donc, euh, donc voilà, ils mettent l'ambiance. Je sais pas ce qu'on pourrait faire avec des Diables, vu que sur cette chanson de gala, il euh, y en a pas un qui se finit par 10 ailleurs, non ça Non, mais sûr. alors <rire> travaillez dessus, venez nous le présenter à 18h. Ah non, 18 h on, on parlera de foot, mais pas que, parce qu'on aura aussi un autre euro qui va avoir lieu en Belgique dans... 2019, okay. c'est dans trois ans. Le OK. Le okay, voilà. oui, on parlera de Belgique, ça aussi. c'est bien. Gala, elle pourrait faire un truc avec Zlatan, parce que dans la façon de d'être, elle est un peu comme Zlatan. Je okay. Vous te déçois là hein. Je cherche en fait. Non, non, mais c'est juste que Gala se la pète. Voilà. Je ah, bah, je voilà. Dis, je n'ai jamais rencontré Gala. Donc. Gala est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'elle faisait et qui a oublié bah, que elle elle fait beaucoup qu d'années sont passées. Elle a fait qu'un album Qu'un single, on peut le dire même car Non, que... y ouais, il y a eu. il y a eu d'autres morceaux, mais, mais à part Free from Design, il s'est pas passé grand-chose à tenter un retour, mais la personne s'aime beaucoup. Merci Lise. A <rire> tout, tout à l'heure. On vous retrouve pour le journal des sports. 5 à 7. Je vous pose une question cet après-midi au 3063. Votre doudou, il ressemblait à quoi Est-ce que vous l'avez encore Vous me le dites par SMS et sur la page Facebook 5-7 Via Cité RTBF. Il y a Christine qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Christine. Bonsoir Cyril. Vous êtes Lise. <rire> tout va bien, la journée s'est bien passée Oui parfait, très bien, oui, Alors, oui. Cette petite musique, nous remet dans une ambiance de quand on était petit. Votre doudou c'était quoi, dites-moi mon doudou ne faisait pas de la musique, mais c'est un petit ours en peluche qui ne ressemble pas grand chose, qui est tout déchiré parce qu'il m'a accompagné partout quand j'étais plus jeune, évidemment. Et ça fait 42 ans que je l'ai, Ben, j'y tiens beaucoup et je ne veux pas que mes enfants à moi y touchent. Ah bah c'est votre doudou, c'est normal. Voilà tout à fait. Et il vous suit encore partout Non, quand même pas, non. Il et alors, quand est quand même dans ma chambre, il ne bouge plus. Est-ce qu'avec votre doudou, vous avez pensé à un truc Je vous le dis, quand j'étais petit, j'avais un panda, mais c'était un panda qui faisait 60 cm, il n'était pas évident de transporter partout, mais je vais tout le temps l'avoir partout, mes parents devenaient dingues, et, et alors j'avais fait des plans en me disant si un jour, on pense à des trucs bizarres quand on est petit, si un jour il <rire> y a un incendie à la maison, je m'en fous, je retournerai chercher mon panda. Vous aviez ça aussi avec votre doudou ou pas Oui, oui, tout à fait. Oui, D'accord, oui. ça va, je n'étais déjà... pas donc tout seul Non, non j'avais la liste de tous ceux que je devais prendre, parce que je pas que celui-là. Évidemment, celui-là, c'est le principal, mais j'en avais beaucoup d'autres. Et, et vous passez un peu de temps avec chaque pour pas faire des jaloux euh, pff, ça, ouais, non, peut-être. Il n'y avait un pas. préféré, quand même. Ah, y a, y a le petit le nounours, c'était c'était celui en plus. Enfin, c'était le petit il préféré. Il avait votre préférence. Ouais, ouais. D'accord. Voilà, tout à fait. Eh ben, Christine, je vous souhaite une bonne soirée avec votre doudou. Il avait un petit nom, ce doudou Il s'appelait Mickaël. Mickaël. Il s'appelle toujours Mickaël, ah bah, euh, Bonjour à Michael. On lui fait un bisou à vous aussi. Au revoir, Christine. Eh C'est gentil. Merci, une bonne soirée au revoir. à tous. Vous me dites aussi, vous qui nous écoutez au 3063, quel était votre doudou quand vous étiez petit Il est 17h36. Alors vous savez qu'il y a un match qui arrive là pour la Belgique, c'est pas ce soir, on, on va jouer samedi, samedi face à l'Irlande, et alors il y a cette question quand même, euh, concernant les accessoires des supporters, vous avez peut-être vu les fameux drapeaux qui sont accrochés aux voitures, il y a les cornes de diable aussi qu'on accroche aux fenêtres, il y a la queue du diable qu'on met à l'arrière sur euh, le sur lessuie glaces et puis c'est housses qui recouvre les rétroviseurs. On en avait déjà parlé à l'époque du Mondial, et puis ça revient dans l'actu aujourd'hui, est-ce qu'on peut utiliser Utiliser ou pas, ces fameuses housses. Pour nous en parler, Benoît Godard, vous êtes porte-parole de l'Institut Belge pour la sécurité routière. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 ce soir. Alors, est-ce qu'on peut supporter les diables avec une housse sur son rétroviseur ou c'est illégal Parce qu'on parle d'amende de 55 euros si on en a. Oui, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a une amende de 55 euros pour ça. Disons que ce qui est vraiment interdit, c'est d'avoir une housse qui est trop grande pour les rétroviseurs. Ce qui va évidemment entraver la, la visibilité du conducteur, il ne verra pas le, le, le motard qui va le dépasser dans les fils, et ça, ça peut être très dangereux. Et il est évident qu'à ce moment-là, le policier va pouvoir verbaliser fort logiquement d'ailleurs. Quand vous Maintenant, dites trop grande, je... c'est quoi C'est qui vient recouvrir le miroir, en fait Exactement, qui vient recouvrir le, le miroir. Maintenant, en observant les bonnets à gauche à droite, j'en ai pas vraiment vu qui euh, qui sont vraiment trop grands. Ah globalement, c'est bien Donc, fait. Oui. Oui, dans ce... oui, euh, oui, plus ou moins. Dans certaines zones, euh, les policiers sont assez tatillons et demandent aux personnes qui ont une voiture dont les rétroviseurs sont équipés de clignotants de ne pas mettre de bonnettes, ah euh, et là font des réprimandes à ce niveau-là. Donc en d'autres termes, mieux vaut et aussi éviter les bonnettes si votre voiture est relativement récente et qu'elle est équipée d'indicateurs de redirection aux rétroviseurs. Et c'est dans quelle zone qui ne supportent pas assez les diables, les policiers Non, c'est vrai qu'ils ont un peu raison, maintenant, euh, je crois qu'il y a, a d'autres euh, priorités pour les services de police, surtout en, en cas de, de, de victoire, et je, je dirais que la, la, vraiment la principale chose qui est interdite, c'est de reprendre le volant après les matchs, après avoir bu, en ayant Ça, bu... Important, ouais. on, on l'a vu aussi et dans la zone Borraine, je peux vous dire qu'ils ont mis quelques PV euh, à des gens qui vraiment euh, avaient dépassé les, les limites. Notamment des gens qui circulaient sur des deux roues motorisées sans casque sous l'influence de l'alcool et qui faisaient des slaloms. Euh, sachant qu'en plus, euh, à cette période de, euh, de, de fête, il y a aussi des piétons qui circulent sur la route. Et ça, c'est vraiment dangereux et ça, ce sera vraiment euh, punissable. Et on comprend tout à fait, euh, il faut pas boire pour supporter les Diables Rouges, ils n'ont pas besoin de ça. Euh, on peut faire la fête et s'amuser avec... Euh... Un petit peu d'eau, on rajoute un peu de grenadine et on s'éclate tout autant. N'est-ce pas, oui, Benoît ou si vous buvez, Oui, aussi ou vous buvez, vous prenez vos dispositions pour ne pas reprendre le volant après euh, le, le match. Évidemment. Exactement. Merci Benoît. Je vous souhaite une bonne soirée. À Il n'y pas de quoi. Oui. Au revoir. au revoir. Une toute petite pause et puis la suite de ce 5 à 7. C'est loin d'être terminé. On va parler des festivals. Est-ce que le fait d'aller regarder des artistes dans la boue a moins la cote qu'avant La question peut être posée puisque les festivals ne font pas le plein pour cet été. En tout cas au niveau des préventes. On s'y intéresse dans un instant et puis avant 18 h le cactus de Jérôme de Warzey.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 Je vais m'offrir deux ou trois petites choses. Ce bikini, la paire de bottes là, mmh, cette superbe robe noire aussi. Et puis les lunettes de soleil, ce jeans magnifique bien sûr. Et vous, les que feriez-vous avec Évidemment, 6 000 euros Eurecar by Van der Heiden, des voitures presque neuves, nettement moins chères que les neuves. À Mélin-Soumagne, Henri Chapelle, et Eupen. Showroom online sur eurecar.be Vivacité présente la nuit des cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert-promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, six ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info nuitdeschœurs.be Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT.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 Juste avant le cactus de Jérôme de Warzey, on va s'intéresser à cette news qui parle des festivals. Vous savez que pendant l'été, beaucoup de festivals sont un petit peu partout organisés en Belgique. Et on apprend que ces festivals ne font pas le plein pour cet été. Les préventes, ça se passe pas visiblement comme les autres années. C'est le soir qui nous en parle aujourd'hui. Irène Rossi, vous êtes porte-parole du festival Couleur Café. Bonsoir Irène Bonjour, bonjour. Alors, ma première question, c'est de savoir si vous, vous êtes concerné vous-même, le festival Couleur Café, par ce manque de réservation que d'autres festivals peuvent aussi connaître. Bah, je suis... Euh, ouais, en, en fait, en fait tous les festivals en souffrent. C'est vrai qu'on a eu quand même les attentats au mois de mars qui ont eu une influence sur les préventes. Et ça, c'est tous les festivals qui en souffrent, ça c'est clair. Donc, première Alors, raison, les attentats. Qu'est-ce qu ouais. qui, qu qu'il y a d'autre qui fait que ça marche peut-être moins bien que les autres années Le mais je pense que c'est la raison principale. C'est parce que bon, les gens ont peur d'aller euh, dans les manifesta des grosses manifestations. Mais euh, je dois dire que nous, après les attentats, on a vraiment senti qu'il y avait une baisse des préventes vis vis-à-vis des autres années. On a vraiment remarqué ça parce que le 22 mars, justement, on avait fait une grosse annonce avec plein de noms. Donc normalement, on voit après que les préventes euh, mmh. euh, montent assez. Donc là, il y a vraiment eu euh, une diminution vraiment euh, marquante. Mais c'est vrai que maintenant, ça s'est repris, et c'est vrai qu'à Bruxelles, on a, on a vu qu'il y a eu un changement, qu'on a eu la que para donc on voit ça quand revient. même que les gens recommencent à, à sortir, oui, oui, tout à fait. Je me dois de vous poser la question, Irène, est-ce que le prix, je ne connais pas en l'occurrence les prix de couleur café, mais est-ce que les prix du festival, des festivals en général, n'est pas un peu haut et du coup, en cette période, fait que les gens réservent un peu moins et voient au dernier moment s'ils ont les moyens d'y aller Ça peut avoir une influence, mais pas à couleur café, puisque puisqu'à couleur café, on a vraiment une politique très démocratique des prix, donc on n'augmente pas les prix d'année en année. Donc on est vraiment un des moins chers de Belgique. Euh, même si on a 80 concerts sur les trois jours euh, et on est situé à Bruxelles, donc normalement on devrait être plus cher. Mais on, on a vraiment on essaie de donner l'opportunité à tout le monde de venir au festival. Et donc les prix euh, combis, donc pour les trois jours n'ont pas augmenté depuis trois ans. D'accord. Maintenant, pour ce qui est le ticket journalier, on a augmenté de 2 ou 3 euros, je pense. Mais ce n'est pas beaucoup, on est, on est quand même encore euh, les, moins les, les moins... Le oui, et, et donc on a même euh, pensé cette année de donner l'opportunité à des gens qui viennent en groupe. Donc si on rassemble des, 10 personnes, on a encore une diminution, on paye 39 euros par personne, donc c'est vraiment pas cher, je pense. Ah C'est un encore... une bonne astuce. Oh, voilà. donc, euh... Et en plus, à Couleur Café, on n'a pas seulement les concerts, mais il y a, toute, euh... enfin, il y a plein d'animations à côté, il y a les fanfares, il y a des DJs, il y a des cours de danse qui sont gratuits. Il y a plein vraiment, de choses à euh... faire. Il y a vraiment plein de choses à faire donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et eh ben merci Irène pour ces précisions, on vous souhaite à vous ainsi que tous les festivals de faire le plein cet été. Très bonne soirée à vous Irène, à bientôt. Merci, bonne soirée. Au Il revoir. est l'heure d'en retrouver le cactus de Jérôme de Warze. Cactus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 Euh, parviendrait quant à elle à coller mais pas à décoller oh. ça n'est pas la meilleure de la matinée j'ai fait oui, oui. j'ai fait un bruit de mais, mais gardez vos bruits, hein, ah alors garde mes bruits. rappelons qu'un autre satellite liégeois avait déjà disparu en 2009 le satellite Stoddard Champion <rire> il ne serait aperçu que tous les 25 ans en orbite Euro 2016 les petits Islandais dont c'est la première participation ont réussi à maîtriser le géant portugais euh, Ronaldo s'est cassé les dents sur la défense islandaise c'est d'ailleurs la première fois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 Tout à fait d'accord, il ne commence même pas avec... Le merveilleux mouvement on se dé... Non, pour moi, le match commence avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Locam reçoit beaucoup d'informations et chaque jour, déclaration et précision du patron de Locam, l'organe qui évalue la menace terroriste en Belgique. Un patron qui répond à des informations évoquant une menace sur le centre commercial City 2 à Bruxelles. On en parle dans les écoles et on en parle beaucoup dans les médias. Le CEB débute demain pour les élèves de sixième année primaire. Les directeurs d'école eux-mêmes sont venus chercher les paquets de questionnaires et pas question de les ouvrir, pas avant demain matin, 7h. Boire son thé ou son Un café trop chaud à plus de 65 degrés, c'est dangereux. L'Organisation mondiale de la santé estime que cela peut provoquer des cancers de l'œsophage. Les Diables Rouges s'entraînent à nouveau à l'Euro et lui s'en va, Silvio Proto quitte Anderlecht, deux titres du journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Mais d'abord, qui a retiré le drapeau belge, celui qui décorait la cafétéria du Parlement flamand La question agite l'hémicycle. Chacun y va de son analyse, chacun y va de son petit commentaire aussi. Personne n'assume complètement cet acte. Joanne Monté, vous avez mené l'enquête. Qui m'a enlevé C'est la question silencieuse du drapeau belge qui pendait en Guirlande à la cafétéria du Parlement flamand. Le drapeau tricolore s'était installé joyeusement pour cause d'euros et de diables rouges en fait. Mais cela n'a pas duré. Aujourd'hui, la ribambelle de drapeau a disparu. Alors, alerte enlèvement sur les réseaux sociaux, qui est l'auteur Le site flamand News Monkey a interrogé un collaborateur du président du Parlement flamand. Il assume la décision pour deux raisons. Un, seul le drapeau flamand doit flotter en ses murs. Deux, ces drapeaux étaient commerciaux car sponsorisés par un jeu à gratter. Mais Jan Pemans, le président du Parlement, lui-même dément. Il déclare à nos collègues de la VRT dans l'émission Villa Politica « Je n'ai fait enlever aucun drapeau belge, point à la ligne. » On vous laisse jouer les arbitres. L'histoire ne dit pas si la ribambelle noire-jaune-rouge fera une réapparition en cas de victoire contre l'Irlande du Nord samedi prochain. Merci Joanne. En version rétrécie, le piétonnier de Bruxelles sera réduit, fortement apparemment. Pas encore beaucoup de détails, une conférence de presse est prévue demain, mais la place de Bouquerre sera rendue aux voitures. Depuis des mois, restaurateurs et commerçants se disaient asphyxiés par ce piétonnier, le plus grand d'Europe. Il y a quelques mois, pourtant, la ville avait refusé de faire marche arrière. Niveau 3, le niveau de la menace terroriste en Belgique ne change pas. Et la menace reste donc grave, possible et vraisemblable. Mais il n'y a pas de menace imminente. l'OCAM est l'organe qui évalue cette menace d'attentat et il s'est penché sur des informations à propos d'attaques visant notamment le centre commercial City 2 à Bruxelles ou encore des fast-foods et des commissariats de police. Les services de police ont reçu hier une note pour les avertir de ce risque. Mais pour l'OCAM, ces informations ne sont pas contextualisées et il ne faut pas rehausser le niveau d'alerte. Écoutez Paul Van Tegelt, le directeur de l'OCAM. L'OCAM reçoit beaucoup d'informations chaque jour, concernant des menaces extrémistes, terrorisme, c'est la tâche de l'OCAM d'analyser, de contextualiser et de évaluer euh, la crédibilité de telles informations. On fait ça ensemble avec nos services partenaires. Cette analyse de la menace qui nous a fait conclure euh, qu'il n'y a pas de raison pour euh, monter vers un autre niveau. La situation d'hier est encore la situation d'aujourd'hui. Il n'y a pas des indications concrètes, crédibles, qu'un attentat est en train de se produire euh, vers les cibles mentionnées. Et une interview signée Patrick Michel et demain, le directeur de Locam doit rencontrer les syndicats policiers même si la menace sur City2 est donc jugée peu fiable et même si aucun ordre n'a été donné au centre commercial les mesures de sécurité y sont renforcées, certaines entrées sont fermées pour mieux sécuriser, et sécuriser les entrées principales les agents de sécurité sont aussi plus nombreux. C-E-B Trois lettres et on ne parle plus que d'elle depuis des jours dans les classes de sixième année primaire, L'épreuve des But, demain, petit rappel, c'est une épreuve imposée à tous les enfants de cette année. Les mêmes questions pour tous. L'épreuve s'étale sur quatre matinées et 58 000 élèves de sixième primaire vont le passer. Ce matin, les directeurs d'école venaient récupérer les copies. Les mesures de sécurité sont nouvelles pour éviter des fuites sur les réseaux sociaux. Un exemple en région bruxelloise. Et c'est l'inspectrice en personne qui remet les précieuses copies. Donc là, vous avez vos... Deux fois quatre paquets de CEB, ça va Donc ici, on va cocher. Et donc, monsieur repart avec tout ceci, qu'il peut ouvrir à partir de quand euh, Qu'il peut ouvrir pour les épreuves de demain, à partir de demain, 7 heures et pour les épreuves de vendredi, à partir de vendredi, 7 heures le matin. Et donc, il y aura des contrôles aléatoires dans les écoles, donc toutes les écoles ne seront pas contrôlées, mais il y aura des contrôles de collègues de l'inspection à 7 heures le matin... Euh, pour voir si les paquets n'ont pas été ouverts avant. Donc ça restera bien scellé jusqu'au moment où voilà. le directeur arrivera. c'était déjà comme ça l'année passée Non, c'était pas comme ça l'année passée, dans le sens où les, euh, on n'a pas cette pression-là de l'inspection de venir à 7h du matin. L'idée, voilà. c'est d'essayer de contrer le problème qui a eu l'an dernier. Euh, c'est un peu dommage que pour certains qui n'ont pas respecté les consignes par le passé, on soit tous dans la même situation. Je pense qu'il y a une raison aussi à demander de venir chercher, même si c'est un effort pour tout le monde, et que le fait de n'ouvrir les paquets que le matin... C'est un stress, mais voilà, on espère que ça limitera les possibilités de fraude de quelques-uns ou de négligence. Un reportage signé Odile Leher. D'autres épreuves externes demain aussi dans le secondaire, le CE1D et le CESS. Et on apprend également que plus de 679 élèves de sixième primaire n'ont pas encore de place dans l'enseignement secondaire pour l'an prochain. De jeunes bruxellois dans la toute grande majorité des cas et c'est pourtant un peu moins que l'an dernier. Les choses seraient-elles en train de s'arranger à la SNCB Nouvelle réunion demain matin à 10h. Les syndicats vont proposer la suppression de deux jours fériés, ceux du 2 et du 15 novembre. Celui du 2 novembre l'an prochain, le 1er dès cette année. Les organisations syndicales accepteraient aussi la diminution d'un jour de crédit par 28 jours d'absence pour maladie. Mais en échange, les syndicats demandent toujours aux directions de geler les mesures de productivité envers le personnel jusqu'au début 2019. Nous allons très loin dans leurs demande, mais c'est la dernière option que nous proposons, prévient la CSC. Boire un café très chaud, est-ce un geste dangereux Oui, répond l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une recommandation qui s'ajoute à une liste déjà très longue de conseils sur l'alimentation, une liste de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. L'OMS nous apprend donc aujourd'hui que consommer des boissons très chaudes est probablement cancérogène. Vous nous dites ce qu'on doit en penser, Daniel Messager. C'est un travail qui a été conduit par un groupe de 23 experts et dont les évaluations finales sont publiées aujourd'hui dans la sérieuse revue Lancet Oncology. Il y a un élément à prendre en compte tout de suite, c'est le degré de chaleur des consommations, puisqu'on parle bien de boissons très chaudes. Donc, consommer des boissons très chaudes à environ 70 degrés favoriserait probablement la survenue d'un cancer de l'œsophage. Ces études ont été menées en Chine, Iran, Turquie, Amérique du Sud et la majorité des cancers de l'œsophage l'osophage proviennent effectivement de certaines régions d'Asie, d'Amérique du Sud, également d'Afrique de l'Est, où il est courant de boire du thé, du café, du maté, c'est une infusion. Le risque augmente en même temps que la température de la boisson. Le tabac et l'alcool restent toutefois les premières causes du cancer de l'œsophage, le huitième dans le monde, et ce ne sont pas donc les boissons elles-mêmes qui sont en cause, mais bien cette température très élevée qui s'ajoute aux facteurs de risque. Daniel Messager pour France Info est vivement une météo qui nous donne envie de boire très frais, hein, Cyril. Bah oui, on boira le thé glacé, ça passe beaucoup mieux. Moins dangereux. Bah, bah, alors euh, peut-être jusqu'à une prochaine étude, qui sait. On, va voir, qu on me dira ça. que trop froid, c'est pas bien non plus. Merci beaucoup, Delphine. Dans un instant, le journal des sports à 18h08. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Bonsoir, Pierre Collard -Bauville. Oui, bonsoir, Cyril. Avec, sur les routes euh, ben, Le gros problème, c'est l'E42 liège mons un peu comme hier. C'est un peu le même genre de, de problème. Hier, c'était à Florus, maintenant, c'est à Sambreville. Un camion euh, sur le flanc euh, qu'il faut absolument vider avant de procéder au relevage. Donc, euh, c'est beaucoup d'encombrement, puisque vous êtes ralentis sur 9 km. Vous perdez 1h25 pour l'instant en direction de Mons. On a envoyé les gens assez régulièrement tout à l'heure par euh, spi, Ensuite, emprunter la N93 vers Sombreffe, Ensuite, la N29 vers Florus pour y reprendre le 42 vers Mons. On on peut également, à la sortie Spie emprunter la N93 vers Namur, ensuite la 958 vers Floreffe pour y reprendre la N90 vers Charleroi. C'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être, mais il faut essayer de, de s'en sortir, parce que c'est un long, long, long, long ralentissement. Un camion, une camionnette sur le flanc sur le 25, bastogne liège à hauteur des La bande du milieu est reneutralisée en direction de Liège. Accident sur le 42, Baptiste-Prume entre Malmedy et Bellevaux, en direction de Prume, des débris se trouvent sur la chaussée. À l'instant, me dit que la camionnette sur le flanc sur le 25, mais elle a été relevée, elle ne plus de problème. Alors, on ralentit dans la plupart des tunnels de la capitale et sur le ring de Bruxelles encore des temps de parcours assez long même si ça a l'air de se tasser sur certains tronçons 25 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour et Léonard, plus 24 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 16 pour l'extérieur Grand Bigard au titre et plus 13 pour l'intérieur au titre Grand Bigard Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12ème diable. Luminus, à votre service. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Lise Burion et Lise. Depuis hier soir, à l'euro, on a vu au moins une fois toutes les équipes. C'est le début donc de la deuxième journée de la phase de poule aujourd'hui. Et oui, avec des équipes qui doivent se racheter. D'autres qui peuvent assurer leur qualification pour le rachat. Par exemple, on a la Slovaquie. Elle avait perdu d'entrée face au Pays de Galles. Et elle a gagné cet après-midi son deuxième match contre la Russie. 1-2 pour les Slovaques. Ils ont marqué leurs deux buts en première mi-temps. Les Russes sont revenus à 10 grosses minutes de la fin du match. 1-2. Jolie construction collective D'ailleurs, des Russes, mais ils n'ont pas réussi à égaliser comme ils l'avaient fait face à l'Angleterre lors de leur premier match dans les dernières minutes. Bilan, la Slovaquie prend euh, provisoirement la tête de ce groupe B. Égalité de points avec le Pays de Galles qui jouera demain. C'est un match très attendu là aussi face à l'Angleterre. Alors, autre match aujourd'hui, c'est dans le groupe A. Il y a celui de la France. Alors, il y a d'abord Roumanie-Suisse. Ça se joue depuis 18h. C'est toujours 0-0. Donc, 10 grosses minutes de jeu. Et puis, il y aura effectivement France-Albanie. Ce sera 21h à Marseille. On vous parlait des équipes qui peuvent d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes. Ce sera le cas de la France et de la Suisse en cas de victoire ce soir. Elles ont gagné leur premier match dans la compétition et donc elles assureront leur place au tour suivant si elles gagnent ce soir. Pendant ce temps, les Diables Rouges se sont entraînés à huis clos aujourd'hui. Toujours à Bordeaux et comme prévu, sans Eden Hazard ni Kevin De Bruyne, ils sont laissés au repos puisque tracassés par des petites blessures. Marc Wilmot, lui, comme chaque jour, il a répondu à la presse des questions légitimes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 Ce qui compte, c'est pas la personne, ce qui compte, c'est la Belgique qui compte. Philosophie à méditer, peut-être pour Michy Batshuayi, l'attaquant de l'OM que beaucoup imaginaient entrer au jeu lundi, à la place justement de Lukaku, mais Wilmots a préféré lancer Divacorigi. Batshuayi a-t-il compris ce choix Thierry Luthers lui a posé la question. Oui, j'ai été, été surpris, après c'est les tactiques du coach, c'est à ses choix et c'est à, à lui de décider, c'est normal. Mais vous vous êtes prêt à porter quelque chose à un match contre l'Irlande qui sera un autre match mais avec des défenseurs aussi très athlétiques. En tout cas, je m'entraîne bien, je prépare bien mon mes, mes, mes prochains matchs et de mon côté, oui, je suis prêt. Vous avez eu vos potes de Marseille au téléphone depuis le début du tournoi ou pas J'ai juste parlé un peu avec Dimitri Payet, c'est tout. Ah, et alors, ça a été le héros du premier match. Ouais, il est très content, je l'ai félicité et, et voilà, je sais qu'il en a il a, eu, il a été beaucoup de, il a eu beaucoup de félicitations et voilà, je lui ai envoyé un petit message, j'étais très fier de lui et il m'a remercié bat Batshuayi, interrogé, cuisiné par Thierry Luther. S'il y aura donc sans doute du changement dans l'équipe belge samedi, Wilmots y réfléchit, vous l'avez entendu. La cote de Thomas Meunier semble monter auprès des suiveurs qui lisent entre les lignes du sélectionneur. Meunier à l'arrière-droit avec son profil plus audacieux, plus offensif que Laurent Simon. Marc Wilmots c'est les diables, fort critiqué hier, déjà un peu plus défendu aujourd'hui. Un tweet posté il y a déjà quelques jours par Kim Kleysters, a refait surface par-ci par-là. Kleysters qui mettait déjà en avant. Le nombre subitement très élevé d'experts foot dans le pays, alors qu'il serait plus simple et plus normal de laisser le staff des Diables faire sereinement son travail. C'est aussi le sens quelque part des, proto de Silvio, des propos de Silvio Proto, l'ancien international qui change de club. Il passe d'Anderlecht à Ostend, on va y revenir. Proto, qui a évidemment suivi Belgique, Italie, on écoute le point de vue du gardien, footballeur qui ressent même de loin la pression sur les épaules des Diables. Bon, c'est un premier match, faut pas trop euh, tirer des conclusions trop vite. Bon il faut laisser aussi le, le, le temps à l'équipe de prendre de la confiance ce qu'il y a c'est que voilà ce que je ressens moi de l'extérieur c'est qu'il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui sur l'équipe qui en avait par exemple au Mondial où euh, tout ce que tu faisais était bien ici il y a vraiment beaucoup d'attentes et euh, je pense qu'on doit tous être un peu plus positifs parce que il faut, faut se dire aussi qu'il y a, a 3-4 ans l'équipe était très mal maintenant on est bien il faut aider l'équipe pas... je pense qu'en en lançant beaucoup de critiques ça ne les aidera pas donc euh, il faut les aider les soutenir en tout cas interview signée à la côte là-bas à Ostende, Françoise Zalyski on quitte le mais mais on reste donc dans le foot, 10 ans dans le même club et maintenant un peu d'air frais pour Silvio Proto. Et donc vous l'avez compris de l'air iodé pour le gardien, désormais ex-Andor Lectois, ce n'est pas une surprise. Il a fallu un peu de temps pour tout régler mais Proto a bel et bien signé à Ostend pour 4 ans. Nouveau challenge pour lui à 33 ans, l'emblématique gardien Andor Lectois a été courtisé par plusieurs clubs renommés en Belgique et à l'étranger surtout. Alors pourquoi avoir choisi Ostend, François Zaleski s'est posé la question Premier élément de réponse à Ostende, Silvio Proto ne sera plus une star parmi d'autres, mais la star de tout un club. Ce pas un joueur, mais c'est un joueur peut-être le plus renommé dans la compétition belge. Là, on Silvio Proto. Et puis à la côte, le gardien Carolo retrouvera aussi plusieurs anciens membres de la famille Mauve, comme Siani, Canesine, Syriac, Lukaku et aussi l'entraîneur Yves Van der Et pour Silvio, la famille, c'est important. Le plus important pour moi, c'est de prendre du plaisir. Pour me sentir bien, j'ai besoin d'un club où on voit que c'est familial. Pour séduire Proto, le président Ostend et marco a donc mis en avant son ambition et ses valeurs familiales, mais aussi son légendaire sens de la formule. Naturellement, il va perdre un peu plus chez nous qu'il faisait à Anderlecht, mais bon, on s'est dit ça. Nous, on va l'apprendre un peu à, <rire> à parfois mieux digérer une, une fois une défaite. Si lui, il nous apprend à un peu plus gagner, tout le monde sera content. À l'image de son président, Ostend est un club détendu où Proto aura donc beaucoup moins de pression qu'à Anderlecht. Si nous l'année prochaine on n'est pas champion c'est pas la cata Seul bémol la distance entre l'Albert Park et son domicile de Waterloo Proto l'a dit il ne déménagera pas il s'engage par contre à réapprendre rapidement le néerlandais Je promets que dans dans quelques ah。mois ça sera en néerlandais mais, <rire> mais perfect zo. Oui. Aux... Ça, va, ça va bien non, non, on va faire en français ouais. <rire> ouais. L'euro de hockey se disputera à nouveau en Belgique dans trois ans. Et oui, après l'euro à baume c'était entre Bruxelles et Anvers en 2013. Le top du hockey continental reviendra donc encore une fois en Belgique pour l'euro 2019. La présidente de la Fédération Européenne de Hockey estime que la Belgique est en train d'écrire la plus grande success story de l'histoire récente du hockey européen sur le terrain et en dehors. Le dossier belge lié à la ville d'Anvers a donc été préféré au dossier allemand. Denis Van Damme, porte-parole de la Fédération Belge de Hockey. Ça fait du bien de battre les Allemands. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que notre dossier était solide dans le sens que on a eu l'occasion de pouvoir organiser ce Euro à Boom en 2013. On a montré là qu'on avait vraiment des capacités de faire des événements qui étaient jamais vus dans le monde du hockey parce que souvent les tournois internationaux sont des tournois purement sportifs, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, toute la fête autour. C'était nouveau pour les fédérations internationales européennes et donc là ils ont quand même ouvert de grands yeux. L'engouement qu'il y a autour du hockey en Belgique avec une augmentation des membres qui tourne autour des 10% chaque année, la création de nouveaux clubs, de nouveaux terrains, l'intérêt également de plus en plus marqué des pouvoirs publics aussi par rapport à ce sport. Bien, ils ont trouvé que c'est un projet qui avait du souffle et qui allait plus loin que juste un championnat d'Europe interview Eric Libois en 2013 à la maison donc les Red Lions avaient pris la médaille d'argent de 7 euros chez les dames les Red Panthers avaient terminé quatrième. en cyclisme autour de Suisse les coureurs ont attaqué la montagne aujourd'hui et après l'argentin riquezé au sprint hier voilà le Colombien Darwin Tapuma qui s'impose en montagne il remporte la cinquième étape euh, légèrement détaché devant les Français Warren Barguil et Pierre-Henri Latour à 4 et 7 secondes Latour est le nouveau leader du classement général en tennis la jeune Belge Elise Mertens a malmené la Serbie Elenaia Janković, ex numéro 1 mondial, au deuxième tour du tournoi de Majorque. Tournoi sur gazon. Tournoi de préparation à Wimbledon. Mertens a gagné le premier set 6-0, mais a dû s'incliner. 6-4, 6-3 dans les deux suivants face donc à Jankovic. Et on termine avec les Jeux de Rio. C'est dans 51 jours. Les médailles distribuées au Brésil seront les plus lourdes de l'histoire. 500 grammes. C'est 100 grammes de plus que les médailles des Jeux de Londres en 2012. Médailles brésiliennes qui seront rondes. Côté look, la déesse de la victoire, déesse grecque de la victoire. Nikkei apparaît sur un côté. C'est la coutume depuis Athènes 2004. Et puis de l'autre côté, des lauriers stylisés avec le symbole de Rio 2016 et les anneaux olympiques, bien sûr. Les médailles des Jeux paralympiques, c'est une nouveauté. Elles émettront des sons grâce à un dispositif en acier. Des sons décroissants de l'or au bronze pour que les malvoyants puissent les reconnaître. Elles porteront aussi des inscriptions en braille. Des médailles, en tout cas, toutes respectueuses de l'environnement. Leur ruban est fabriqué à 50% avec des fils de bouteilles plastiques recyclées. Merci beaucoup, liaison. On termine peut-être par un oui, petit point sur le match Un qui petit point sur le moment. match avec un penalty converti par la Roumanie. C'est donc un zéro entre la Roumanie et la Suisse. Merci Lise. Euh, et à plus tard pour le sport. parce que Vous vous nous envoyez qui pour nous parler du sport aujourd'hui, pour nous nous faire un petit point sur le match <rire> C'est marrant, j'envoie des collègues comme ça, oui. claque, Moi, j'ai le pouvoir, je vous envoie Eric Libois. Ah bah, on, a, on a le plaisir d'accueillir Eric Libois dans un instant pour faire le point sur ce match. Il est 18h19. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans cette émission, on va parler de légumes, parce qu'avec la, la météo en ce moment, bah, ça va poser quelques soucis au niveau des légumes. Alors, qu'il va y en avoir beaucoup trop Est-ce qu'il n'y en aura pas assez La réponse, dans un instant, dans cette émission. On parlera aussi des animaux les mieux payés du cinéma. Parce qu'on sait que les stars, les acteurs sont souvent bien payés. Mais il y a des animaux aussi au cinéma, dossiers dans la presse, qui nous parlent de ses salaires, des animaux. On verra ce qu'il en est chez nous en Belgique. Et puis, on parlera aussi d'une nouvelle campagne, « Un mois sans une goutte d'alcool ». Est-ce que vous seriez prêt à faire cette pause au mois de février Pourquoi Eh bien pour la Fondation contre le cancer, les explications tout à l'heure dans le 5 à 7. Il y a toujours ce séjour aussi à gagner. Direction le Québec, vous partez avec la personne de votre choix. Si vous arrivez à reconnaître l'expression que je vais vous passer tout de suite. Et c'est plus que reconnaître, c'est traduire cette expression en français. Si vous y arrivez, peut-être pour vous un panier garni avec plein de produits québécois à gagner ce soir. Et vendredi, le voyage pour partir dans le. pour partir au Canada, au Québec avec la personne de votre choix. Donc écoutez bien cette expression. Cette tirer bûche. Qu'est-ce que ça veut dire ce tirer bûche Si vous avez la réponse 6003 par SMS. Tout de suite au standard, on va aller chez Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bienvenue Sandrine, comment ça va ben, Ça va bien, je suis surprise que vous m'appeliez, mais voilà. Ah bah si je vous appelle, c'est parce que vous avez envoyé un message tout à l'heure. On parle des doudous ouais, cet oui. après-midi. Quels Absolument. sont les doudous que vous avez eu quand vous étiez petite Et alors vous, vous parlez des doudous de vos filles Voilà, donc j'ai trouvé votre sujet très sympathique. Et donc, euh, nos filles de 11 et 13 ans ont toujours leurs doudou qui s'appellent Coca et Calou. Coca et, et Calou. Alors, elles avaient peur ouais. des... Coca et Calou, oui, ouais. et elles avaient très peur des monstres, comme tous les enfants. Et alors, euh, mon mari et moi, nous avons euh, des doudous en armure de chevalier. Ah. C'est qu'elles adorent l'époque médiévale toujours à l'heure actuelle. Et voilà, donc... Euh, comme ça, elles nous sont nous défendues avions... par leur doudou. Absolument. Et ça a bien marché Ça a marché, oui. on a toujours, euh, mon mari d'ailleurs avait fait euh, des dessins, on les a toujours, donc euh, si vous voulez, je vais vous poster ça sur la page « Vivacité ». On a retrouvé le dessin et euh, on a toujours les doudous. On a le dessin de, de, de Calou, mais euh, Coca, comme son nom l'indique, est un petit fugueur. Mm -hmm. Donc euh, nous n'avons plus. Voilà, on n'a pas le Coca, le doudou ni le dessin, Mais Ils sont quelque part dans la maison. Eh ben merci pour votre message et cette histoire, Sandrine. Je vous embrasse. Voilà. À Bonne bientôt. Soirée, Bonne soirée et vous aussi vous partagez vos histoires de doudou au 3063 par SMS. Sur rtbf.be, gros dossier concernant la pluie aujourd'hui. Alors il pleut, il pleut, il pleut, mais dans les champs ça pose un problème. Est-ce que ces fortes pluies vont avoir une conséquence sur la qualité et la quantité des légumes C'est la question qui est posée aujourd'hui. Et pour y répondre, Alain Delvigne, vous êtes conseiller technique au Centre Interprofessionnel Maraîcher. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Alors ma, ma question elle va être très simple Alain. On va avoir plus Trop de légumes ou au contraire, moins et pas assez de légumes dans les prochaines semaines, prochains mois Il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y aura peut-être un peu moins de légumes, mais en tout cas, ils vont arriver beaucoup plus tardivement parce que d'abord, on a eu un printemps très froid, donc les cultures euh, s'allongent. Donc, elles vont arriver un peu plus tardivement. Et en plus de cela, maintenant, nous avons les intempéries. Donc, euh, voilà, les maladies arrivent, beaucoup plus tôt que prévu. Euh, donc, des gros soucis pour les maraîchers. Un autre souci, c'est qu'ils ne savent plus rentrer dans les parcelles, donc ils ne servent plus implanter ou semer ou euh, voilà, entretenir leur culture. Donc on a beaucoup de, de soucis actuellement. Et au niveau du prix, du coup, il faut s'attendre, il faut mettre un peu de côté pour acheter des légumes dans les, dans, dans, dans les prochaines semaines <rire> Non, non, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, parce que euh, c'est un marché au niveau européen. Donc euh, si on manque un peu de légumes ici en, en Wallonie ou en Belgique, on, cherche on les a voisins. les voisins il n'y a pas de souci, un petit coup de fil et ils sont là tout de suite. Donc on est en surproduction au niveau européen. Donc il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe au niveau européen, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord de l'Europe. À ce moment-là, les prix vont monter, mais ici, je ne pense pas. Donc Autant a priori, pas d'impact gros... immédiat pour, pour, pour les consommateurs, mmh. mais par contre, des maraîchers en Belgique qui vont se retrouver face à des difficultés Financières énorme, parce que j'ai vu des parcelles qui étaient complètement ravagées, aussi bien parce qu'on parle de les pluies, mais les pluies, il y a un mal de limaces, des, des, des hectares entiers qui sont consommés par les limaces donc euh, voilà, ça, ça engendre énormément de problèmes pour les maraîchers actuellement pour gérer leur travail et avoir des légumes et ben On leur souhaite plein Parfait. de courage dans, dans cette épreuve on espère que tout va se rétablir avec une meilleure météo prochainement. Merci beaucoup Alain pour vos précisions, je vous souhaite une excellente soirée A bientôt. De rien et bonne soirée à tous. Au, Au revoir. On va parler de nourriture encore et toujours sur Vivacité. Voici le Dico Food avec Candice Cotter. Dico Food, Dico Food, Dico Food, Dico Food. Le Dico Food à Cassette. Bonsoir Candice. Hello Cyril hello tout le monde. Le Dico Food ce soir va s'arrêter à la lettre B, la lettre B de barbecue. Et on va faire quelque chose de très spécial au barbecue Vous allez voir, on va se faire du pain au barbecue Alors le barbecue, on y pense Pour nos viandes, nos poissons, nos, nos brochettes Au sens large de tout ce qu'on veut, nos, nos desserts Même, on peut faire des desserts au barbecue Et vous, voilà, on est plusieurs à avoir Tenté déjà l'expérience, ça fonctionne bien Vous trouvez d'ailleurs sur vivacité.be des recettes de crumble Au barbecue, ce genre de choses On n'hésite pas à prendre même un 4 quarts Du commerce, en couper des tranches fines Et les griller sur le barbecue Ou servir ça avec des petites fraises compotées dans un peu de sirop de sucre Vous avez quelque chose qui est parfait et qui ne demande rien d'autre, avec une boule de glace, vous avez un dessert sur le pouce. Donc on peut faire beaucoup de choses au barbecue, mais on ne pense pas au pain. Et c'est dommage parce que le pain au barbecue, ça vous fait un pain extraordinaire. On se fait un pain plat style naan indien. Donc on est dans de la galette très fine. Et vous allez voir que vous allez avoir le pain croustillant, chaud, qui donne son odeur de pain quand vous faites cuire. L'odeur de pain qui cuit et de viande qui cuit en même temps sur ce barbecue, c'est à tomber. Et vous allez voir qu'on fait, on fait ça sur une base de trois ingrédients. Trois ingrédients. Prenez un mix pour pain blanc. Oui, pas peur de le dire. Un mix pour pain blanc. Prenez un paquet de 500 g esprit soubri. Euh, mix pour pain blanc du commerce. Vous ajoutez ça, vous allez mélanger ça avec 350 ml de yaourt entier fluide. Un bête yaourt blanc. Vous ajoutez 25 grammes de beurre fondu, une pincée de sel. Plus rien d'autre à faire. Vous mélangez vous ajoutez un tout petit peu d'eau chaude en pétrissant jusqu'à ce que votre pâte soit souple la quantité d'eau dépend simplement de la marque que vous allez utiliser, la marque de mix pour pain blanc certaines en demandent davantage d'autres moins, mais vous ne pouvez pas vous tromper entre 150 et 250 ml tant que vous avez une pâte que vous savez pétrir on est dans le bon, vous transférez votre pâton euh, sur un plan de fa travail fariné vous pétrissez à la main 3-4 minutes sans s'ennuyer, c'est vraiment juste pour dire que vous amalgamez les ingrédients, le mix pour pain blanc on va faire le travail tout seul, vous remettez dans un bol propre Vous couvrez d'un linge, éventuellement d'un film plastique, et vous laissez pousser une heure. À ce moment-là, vous divisez votre pâte en 6 ou 12 boules selon la, la, la taille des pains plats que vous avez envie de faire. 6, vous allez avoir des grands nains, 12, vous allez vraiment avoir des petits pains individuels. C'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien en faire 6 plus grands, mais c'est vraiment une question de goût. Vous abaissez chaque boule en fin pain plat. Et quand vous êtes prêt à faire votre barbecue, vous les faites euh, cuire... Une minute sur chaque face, quelle que soit leur taille. Une minute sur chaque face au barbecue. Et vous servez ça immédiatement. Le pain est grillé, marqué du grill du barbecue. Croustillant, chaud, à tremper dans un dip, c'est magnifique. À manger avec une petite salade fraîcheur de choux, quelque chose comme ça, c'est magnifique. À grignoter pour éponger la sauce de votre viande, c'est magnifique. En gros, c'est un must à essayer absolument. Pour un barbecue réussi, il faut une brochette d'amis. Et notre savoureux colis barbecue de 4 kilos à seulement 24,99 euros. Détail de l'offre en magasin. Intermarché, votre expert en barbecue. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Fais pas ci, fais pas ça, vas-y papi, mets-toi là, mange ta soupe, tais toi arrête de faire le gaga, sois gentil, pas pipi, sinon tu vas dans ton lit, sois gentil, pas pipi, sinon tu vas dans ton lit. Les aînés sont parfois victimes de maltraitances physiques, psychologiques ou financière. mais les actes irrespectueux ou la négligence sont aussi une forme de maltraitance. Si vous êtes victime ou témoin de tels actes, Respect Senior est là pour vous écouter et vous aider au 0800 30 330. Respect Senior, Agence Wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, à l'initiative de la région Wallonne.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 jardin, les animaux et la boulangerie maison. Chérie, je ne peux pas demander conseil à Abium pour savoir s'il faut 3 ou 5 minutes pour un œuf à la coque quand même. Mais chérie, ils ont les meilleurs conseillers. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, mon amour. Ça Abium, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes, mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions printemps à moins 30%. Abium, fenêtres, portes, vérandas. Abium.be Ça va swinger à viser. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasiné à viser ce week-end. Avec le nettoyage Chic Shop, la boutique Tanael et le garage VWPS visé. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Tu sais toi comment on appelle les habitants de Blény euh, Les Blényens, les Blényciens. Bienvenue à Blény. Journée d'information ce dimanche 19 juin.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 chez Renault Offrez-vous une Renault neuve disponible immédiatement et bénéficiez par exemple de 3000 euros davantage sur une nouvelle Renault Mégane prête à partir et d'un kit hiver gratuit. Pour profiter de ces incroyables conditions, rendez-vous maintenant ou jamais chez Renault à Fléron, Grivnier et liège buronville 18h30, voici les titres de l'actualité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le piétonnier a fait couler beaucoup d'encre à Bruxelles. Bonne nouvelle pour les anti-piétonniers. Il va être réduit. L'annonce sera officielle seulement demain lors d'une conférence de presse organisée par la ville de Bruxelles. Les contours de la zone piétonne du centre-ville vont être redessinés. La place de Brouckère sera par exemple totalement rendue à la circulation automobile, ce qui signifie que le piétonnier ne débutera plus qu'à partir de la rue Fossé-aux-Loups. De l'autre côté, la rue du Midi ne fera plus partie du périmètre piéton, le piétonnier serait amputé d'une moitié de son périmètre. Il n'y a pas de risque imminent d'attentat en Belgique. L'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace, dément certaines informations parues dans la presse ce matin. Plusieurs quotidiens faisaient état de risques d'attaques terroristes contre certaines cibles comme les centres commerciaux notamment City 2 à Bruxelles. L'OCAM maintient le niveau d'alerte à 3 sur une échelle de 4. Dans le journal de 19h, nous parlerons aussi des examens le CEB, CE1D, CE Pour éviter la risée et les fuites de questionnaires, comme l'an dernier, des mesures de sécurité ont été prises. Vous entendrez Marie Martinchins, ministre de l'Éducation. Un mot également Cyril de football avec la Slovaquie qui a signé son premier succès face à la Russie cet après-midi à Lille, de buts 1. Un match classé à risque, la police n'a pas constaté trop de débordements en marge de la rencontre. À noter tout de même que quatre supporters russes ont été placés en garde à vue, ils vont être expulsés du territoire. Deux d'entre eux ont été interpellés la nuit dernière en état d'ébriété, en possession d'armes également au volant d'une voiture. Les deux autres ont été arrêtés à la suite de bagarres avec des supporters anglais hier soir. Dans, depuis une demi-heure, on dispute également un match dans le groupe. A, c'est entre la Roumanie et la Suisse et la Roumanie a ouvert le score c'est 1-0, but de Stanchou sur euh, penalty. à 21h, la France affronte l'Albanie, toujours dans ce groupe A. Et tout ça est à suivre sur Vivacité bien sûr, dès que, que ça bouge. de la RTBF et Bien sûr, et dès que ça bouge au niveau du foot bah on vous tient au courant euh, en direct sur Viva. 18h32, un petit point sur la météo tout de suite Dominique. a avec un temps qui va rester instable ce soir et en première partie de nuit, puis les averses vont finalement s'estomper. Minima, cest à degrés. Demain à la matinée s'annonce assez clair avec de belles apparitions du soleil et puis des averses vont remonter de France et on pourra déjà voir les premières gouttes près de la frontière française avant midi. Dans la journée cette instabilité va revenir et on aura de nouveau quelques coups de tonnerre surtout sur la moitié sud du pays côté température maxima 16 à 22 degrés. Alors ce n'est pas un chat que vous avez entendu dans le studio, c'est une porte et visiblement on manque d'huile ici à la RTBF donc si vous avez un petit peu d'huile qui traîne chez vous, n'hésitez pas à nous apporter porter ça en studio pour qu'on puisse un peu graisser les portes qui ont du mal à se refermer. Alors on part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovie. J'ai ce qu'il faut dans ma voiture si vous voulez. Ah bah passez après. <rire> Alors quelques ralentissements encore dans les tunnels de la capitale. Une véhicule en difficulté à, autour de, de Waterloo, euh, de gros embarras de circulation dans le secteur de, de galerie, ou des Galeries Wellington où ça s'est passé. Évidemment, sur le ring de Bruxelles, ben, ça va de mieux en mieux. Plus que 16 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carfou et Leonard. Plus 15 pour l'extérieur Grand au titre, plus 13 pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 11 pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Toujours ce gros, gros problème là sur le 42, liège Mons en direction euh de, de Mons. C'est à hauteur de Sambreville, un camion sur le flanc depuis le temps de midi, plus ou moins. Euh, vous perdez 1h25 encore à cet endroit-là. Il faut au moins décharger le camion avant de procéder à son relevage. Et deux itinéraires de délestage sont proposés, mais ils sont bien encombrés. Également aussi, un accident sur le 42, Baptiste-Prume entre Malmedy et Bellevaux. C'est en direction de plumes des débris se trouvent sur la chaussée, soyez donc attentifs. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Ah, Est-ce que vous seriez prêt à ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois Le mois de février, par exemple, c'est la Fondation contre le cancer qui lance cette campagne. On en reparle dans un instant sur cité On parlera du salaire des animaux au cinéma, parce que bah oui, il y a plein d'animaux. Euh, je pense à Sauver Willy, forcément. Bah, vous voyez, il y a cet orque dans plein de, plein de films. Il y a des animaux, euh, et, et ces animaux prennent de l'argent, on en reparle dans un instant. Enfin, ces animaux, ces propriétaires, en fait, hein, qui prennent de l'argent, on en reparle dans quelques minutes. Mais juste avant, on va savoir qui gagne un magnifique panier avec plein de produits québécois à l'intérieur avec du sirop d'érable tout offert par Maple Road beaucoup de produits avec il euh, y, y a des bonbons il y a des sucettes il y a des, euh, forcément du sirop classique il y a du beurre d'érable ça si vous avez l'occasion de goûter un jour le beurre d'érable c'est juste une tuerie ça va directement dans les fesses mais c'est super bon qui va repartir avec ça euh, c'est Arnaud normalement qui est là avec moi au téléphone bonsoir Arnaud oui bonsoir bienvenue sur Vivacité comment ça va Arnaud ça va très bien merci Arnaud vous êtes d'où Euh, de Bonine, région namuroise. D'accord, et vous allez peut-être partir de Bonine pour aller vers le Québec. Ça, on va le savoir vendredi, puisqu'on va vous poser une question subsidiaire en antenne, si c'est vous qui vous rapprochez le plus de la bonne réponse, vendredi, direction le Canada. Enfin, le... vous partez pas vendredi, hein. on se comprend quand même. Oui, oui, mais euh, fait compris, mais oui. avant, Arnaud, avant, il va falloir déjà me répondre correctement à la question. Euh, je vous ai passé une expression québécoise tout à l'heure se tirer une bûche. Se tirer une se bûche. tirer une bûche. Ça veut dire quoi, oui. Arnaud Ça veut dire ça veut dire en français prendre une chaise. Ça veut dire prendre une chaise effectivement. Se tirer ça. une bûche, c'est tout simplement prendre une chaise. Faut bien qu'on s'assoie quand même. Ah bah évidemment, donc c'est inviter quelqu'un à s'asseoir, on prend une chaise. On se tire une bûche, ça veut dire que vous repartez avec ce panier avec plein de bons produits québécois. Il y a des produits québécois que vous adorez, Arnaud. J'aime de tout. Moi. donc euh, Je ne suis pas difficile en, en gastronomie et comment euh, goûter la gastronomie de différents pays euh, me plaît. Donc, euh, j'ai hâte, hâte de le recevoir et peut-être même voilà, de, de gagner le voyage vendredi pour faire mieux que ma maman qui a gagné justement sur université la semaine passée le voyage à Paris. C'est vrai Eh oui. C'est un business, là, vous allez ouvrir une agence de voyage, la famille, dis donc. Oui, justement, ils sont en train, en train de m'écouter, là, et elle doit souvent dire, euh, voilà, chacun à chacun son tour. Et... Elle avait gagné un voyage à Paris pour aller, euh, pour aller où pour aller, euh, pour aller faire quoi C'est le, le voyage, c'est le voyage où il y, y a plusieurs choses à faire, des visites, etc. Ah bah et c'est sympa, euh... ah bah dis donc. Voilà. Et ben comme quoi les plus beaux cadeaux ils sont ici chez Vivacité et, et en plus ouais. là vous avez la chance de jouer en famille et de gagner donc ce nouveau à nouveau ce, ce, ce, ce bien beau cadeau le panier garni offert par Maple Broad et puis vendredi peut-être direction le Québec à l'occasion de la fête nationale du Québec c'est le jeudi 23 juin et tout ça grâce à la délégation générale du Québec à Bruxelles à Air Transat, oui. à Go to Canada et au ministère du tourisme au Québec je vous souhaite bonne chance Arnaud, à bientôt merci beaucoup, à bientôt au revoir, on remercie à demain dans l'émission avant dernière chance demain de vous qualifier de gagner votre place pour la finale de vendredi. Il est 18h38. Dans un instant l'histoire de Voit avec Pop Story c'est Marc Tuesca qui nous rejoint tous les soirs mais avant cet article publié dans l'ADH qui nous parle du salaire des animaux on apprend que les animaux euh, sont aussi payés forcément pour faire le tra leur travail ou plutôt les propriétaires alors comment est-ce qu'on trouve les animaux qui euh, vont sur les plateaux de cinéma grâce à des agences par exemple l'agence Dog Model qui existe en Belgique Chantal Bustin vous êtes créatrice de cette agence bonsoir Chantal. Oui bonsoir Bienvenue dans le 5 à 7 alors il oh, y, y a des, des salaires qui qui vont dans tous les sens pour les, les animaux. Ça rapporte de, de, pour un animal de jouer au cinéma. Il est payé en quoi En euros ou en croquettes Il est payé en euros, parfois en croquette, ça dépend un petit peu du budget du client, du, du type de travail également. Donc, euh, donc voilà, ça varie vraiment suivant le, la prestation qu'on lui demande. Alors c'est le magazine Vanity Fair hein, qui a publié le classement des animaux les mieux payés à Hollywood. Et alors on a Lassie par exemple qui était très très bien payé euh, au cinéma. Lassie gagnait jusqu'à 250 dollars par semaine. Mais quand on dit ça, les 250 dollars, ils vont chez le propriétaire alors Oui, chez le propriétaire, tout à fait. Et c'est normal ça Est-ce qu'on ne devrait pas donner des choses à cet animal Est-ce qu'on ne devrait pas s'occuper de son petit confort En général, le propriétaire, euh, il est plus intéressé, je veux dire, par, euh, par la fierté de voir son animal euh, au petit écran que vraiment par l'argent. C'est ce qu'on a pu constater en tout cas. Alors, je, je vois dans cet article de Vanity Fair que euh, l'orgue de sauver Willy, Keiko, il gagnait énormément d'argent, lui. Le, le cachet pour le film au complet, c'est 36 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Cet or ne peut pas s'en servir forcément, mais euh, ici en Belgique, euh, avec votre agence, on peut espérer gagner combien si on a un chat, une souris, quelque chose de domestique à la maison on peut, ça, ça peut rapporter combien bah, Ici en Belgique, donc, fatalement en Belgique, donc, les, les, les salaires sont moindres, et bien évidemment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment du projet, de la diffusion, du budget, du client, évidemment. Maintenant, il y a un forfait de base. En général, on se base sur 400 à 500 euros. Par jour, en fait, de tournage, en fait. C'est déjà pas mal, quand même. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, comme je vous dis, ça dépend vraiment. Il y a énormément de, de facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors, Chantal, j'ai un chien à la maison. Si je veux qu'il devienne acteur, je vais faire quoi Vous pouvez l'inscrire au, au sein de l'agence, en fait. On organise des castings, on inscrit aussi directement à l'agence. Donc il y a un prochain casting qui a lieu en, dans le Brabant-Hallon, le 25 juin. Donc toutes les infos se trouvent sur le site internet de l'agence, donc c'est dogmodel.be. Et alors, euh, et suivant donc l'aptitude du chien, donc suivant les, les, les résultats au test, en fait, euh, nous pouvons évaluer s'il est capable de faire euh, un tournage de films publicitaires ou des photos, ou les deux. Et ils doivent pouvoir faire quoi, ces animaux Pardon Ils doivent pouvoir faire quoi ces animaux En fait on leur fait passer un test d'obéissance également d'aptitude donc euh, voir si le chien est capable de rester sans son maître voir s'il si ne panique pas, voir s'il si obéit aussi également la photogénie du chien donc on fait un shooting photo et là, on évalue la photogénie du chien donc certains chiens ne, ne sont pas photogéniques, ça peut être un peu comique de dire ça mais certains chiens ne sont pas beaux ouais, ça n'a rien à voir avec le physique ça n'a vraiment rien à voir avec le physique du chien certains chiens ne sont pas photogéniques comme, euh, comme nous au niveau des, des humains en fait, c'est exactement la même chose. Et on peut être euh, pas beau et être photogénique ça Tout à fait, aussi. oui. On, a vraiment, on recherche vraiment tout, tout type de chien. Donc ça même si vous avez du... un chien moche, ça marche Oui, il n'y a pas de problème, il <rire> n'y a pas de soucis donc même en croisé, il n'y a vraiment pas de problème en fait donc euh, chien de race, chien croisé, tous les chiens sont les bienvenus eh N'hésitez pas, donc si euh, vous toutes et vous tous qui nous écoutez ça vous intéresse d'avoir votre, euh, votre animal de compagnie la, comme future star du cinéma dogmodel.be c'est euh, le site internet de votre euh, agence Je vous souhaite une ça. excellente soirée Chantal à et je vous Merci, merci, Il est l'heure de retrouver Marc Tuesca, tout de suite voici l'histoire de vous, comme tous les soirs, c'est Pop Story sur Vivacité Pop Story fête la paresse avec ses quelques chansons consacrées à la glandouille et à la flemme. Avec le printemps et les beaux jours, qu'il est bon de ne rien faire, se laisser aller à la contemplation. Et au sommet de ce top spécial lenteur et oisiveté, il est difficile de ne pas classer ce chef-d'œuvre de Jacques Higelin. Chaise toute seule sur le trottoir, une putain de belle chaise toute noire en fer avec des lanières de plastique tendues. Une vraie chaise de baratine, une chaise à l'état brut qui avait dû en voir et en recevoir des cuites. <'en> Dans cette série hautement philosophique sur l'art de ne rien foutre, Coluche tient le rôle de maître de conférence. Et c'est en 78 que tous les soirs sur la scène du gymnase, il distillait ce conseil à l'adresse des nourrissons. Sois fainéant, sois fainéant, tu content, sois fainéant, mon enfant, l'avenir. Attends Ah, la paresse Celui qui soutient qu'elle est la mère de tous les vices n'a jamais goûté le moelleux de la couette ou le plaisir de la contemplation. Pas de Soutenons et défendons le droit à la grasse mat et à la sieste. Luttons contre les détracteurs du feutré, du douillet, tous ceux qui veulent rendre illégal l'usage sans modération de la ouate dont Caroline Loeb est la passionnariat. les matières, c'est la qu'elle préfère. Passive, elle, en négligée de soi. Les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la Watt. Pop, Pop story. Pop story. Marc Dans notre mobilisation pour le droit à la paresse et à la flemme, nous choisirons comme hymne universel ce numéro un des ventes de l'année 2010, The Lazy Song de Bruno Mars, le plus talentueux des compositeurs de sa génération. Avoue dans sa chanson qu'il est un adepte inconditionnel de la glandouille, capable de rester au lit tout un dimanche sans toucher ni à son portable ni à sa zapette, un staccanoviste de la glande. C'est le moment de se remuer un peu le cul. Today I don't feel like doing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 So they can teach me how to Dougie des tops des charts des hits planétaires en 2010, Bruno Mars, The des Island. Et si l'épargne était réinvesti à 100% dans l'économie wallonne, c'est le cas, CBC Banque Assurance décidait d'avancer. Tu te faux Oui, les mens. À Père, la Belgique, t'es pour quelle équipe Toi, l'euro Mais pour le Brésil, hein Quoi Le Brésil participe à l'euro Oui, oui, oui. À chaque match, j'en mets oui oui La Chose, <rires> Brésil, bien de chez nous, la voilà Tu te les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 Votre centre commercial Médiacité Liège, faites la musique. Des concerts gratuits avec le vendredi 17 juin, Two Kids on Holiday, Roscoe, Abby et Kid Noise. Samedi 18 juin, retrouvez d'autres concerts et vivez le match des diables sur écran géant. Info, médiacité.be Vivacité présente, Michel Polnareff au francophonie de spa. C'était cet été en Belgique. Dans mon hiver le rouge Michel Polnareff, le 19 juillet, c'est le concert événement des Francofolies de Spa, avec le soutien de l'avenir.net, Télépro et l'ADH. Info, Francofolie.be. Vous le savez, place à la musique sur UACité C'est le tip-top La Quotidienne Philippe Jonio qui sera là avant un nouvel épisode de Bleu Blanc Diable Ce soir au programme Vianney entre autres Vianney à euh, écouter tout à l'heure en direct sur Via Cité dès euh, 19h dans le tip top, bougez pas. Les enfants de cœur arrivent avec le best-of de l'émission de dimanche. Et puis avant ça, on va parler d'alcool et de campagne de sensibilisation de la Fondation contre le cancer. Est-ce que vous seriez prêt à faire une pause de consommation d'alcool en février Alors vous avez quelques mois pour vous poser la question. C'est le titre en tout cas de la campagne de la Fondation contre le cancer. Nouvelle campagne, on va en parler avec Thomas Martens. Vous êtes collaborateur sur cette nouvelle campagne de communication. Bonsoir Bonsoir, bonsoir. À Bienvenue clair. dans le 5 à 7. Dites-nous ce que c'est que cette campagne qui est lancée déjà maintenant pour le mois de février qui nous prépare à supprimer totalement l'alcool pendant un mois. Alors, bon, la campagne effectivement aura lieu en, en février 2017. Son nom, c'est Tournée Minérale. J'imagine que chacun aura compris le, le petit jeu de mots derrière. Et euh, le but de cette campagne, c'est d'encourager les gens à ne pas boire d'alcool pendant un mois afin qu'ils puissent ressentir par eux-mêmes les effets bénéfiques d'un mois sans consommation d'alcool. Et c'est dans le but de quoi, au final, derrière Qu'est-ce que la Fondation contre le cancer vient faire dans ce message Alors, bon, au final, bien sûr, nous, notre domaine, c'est le cancer, donc la consommation d'alcool qui a certains risques de cancer, mais c'est vraiment pas l'objectif euh, principal euh, de, cette, euh, de cette action. Là, on s'inscrit vraiment plutôt dans, dans, dans de la prévention, hein, donc, euh, et dans de la prévention ludique, euh, enfin d'encourager les gens à tester un petit peu, un mode de vie un peu plus sain, et, euh, et ils constateront par eux-mêmes que voilà, ça peut apporter euh, des bénéfices. Donc le but de la campagne n'est pas non plus de lutter contre l'alcoolisme, on n'a pas, on, on pas cette prétention-là. Et pourquoi sur le mois de février Parce que c'est plus facile, c'est un mois plus court que les autres Ah mais voilà, bien entendu, c'est la première raison qui nous est venue en tête. <rire> euh, outre euh, oui, outre la plaisanterie là derrière, bon c'est vrai que ça fait toujours trois jours en moins, c'est déjà, déjà ça de prix. Mais euh, c'est un mois qui, qui se place en fait euh, en début d'année, mais après euh, les dernières after parties, on dira euh, les fêtes de Nouvel An et autres, donc euh, on n'a pas une, une, une cassure aux gens dès le 1er janvier. Euh, et euh, ça permet oui. après de, de commencer l'année un peu plus clean en fait. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de faire des économies après toutes les dépenses de Noël, parce que ça coûte cher. Ça permet de faire des économies, effectivement. C'est un des points positifs. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'action tournée minérale, il y aura un site en ligne, on compte beaucoup sur ça, pour l'émulation entre les gens, où on pourra faire un petit calcul des, de l'argent économisé. Et pour d'autres, ça les intéressera peut-être aussi un calcul des calories qu'on n'a pas consommé, parce ah. que c'est calorique. Ah, bah ça c'est important voilà. aussi Eh bien, merci beaucoup Thomas Martens pour ces précisions. On aura l'occasion d'en reparler, euh, je suppose, euh, avec le début d'année 2017. Je vous souhaite Exactement, une bonne soirée Thomas. Bien. À bientôt. Soirée vous aussi, Au voici les enfants de cœur tout de suite. Les enfants de cœur. Mesdames, messieurs, voici les Baraki. James Zino, c'est Kevin Josiane, la maman Baraki. Dominique Ouattara, et Kevin Oufty, la mère Kevin Josiane et Cody, c'est Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui... Avec Frédéric Ouassège, la célèbre famille de vivacité est à l'Euro 2016. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et les bienvenus sur l'RTBF pour entamer cet Euro 2016. Dans quelques instants, nos diables vont affronter la redoutable équipe d'Italie. Toto, Toto, Maman, ça y est, j'ai trouvé l'entrée de la cabine du commentateur, venez Ah super, je m'assieds Hé gros, fais-moi ta place sur ton Ouassège toi Euh, Excusez-moi, mais je peux savoir ce que vous faites là eh ben, Ça se voit, non On vient regarder le match avec toi. Mais ça va pas, non Ben quoi On a vu le prix des places et on s'est dit que toi, tu ne payes rien dans ta cabine. Du coup, on vient ici voir le match gratos. Pas bête, hein Mais c'est n'importe quoi ici, c'est pour les commentaires sportifs. Vous avez déjà commenté un match de foot, vous Ah euh, Non, non, non, non Nous, on n'y connaît rien du tout en foot. Par contre, on s'y connaît vachement bien en rien payé, tu vois <rire> Et l'euro, vous connaissez l'euro Bah oui, ma femme enfin tous les jours après les repas. <rire> bon allez, maintenant on se tait, vous écoutez, le match commence. Moi je dois travailler. Hein. Oh l'autre, eh, il est payé pour dire ce qu'il pense d'un match. C'est comme si moi on me payait pour faire la chose à Kevin Josian. Ouais, ben vu que tu me l'as fait la chose, ça fait longtemps que tu pas été augmenté. Bon maintenant, silence. Hein. Et une diable s'avance sur le terrain. On peut le dire Ils n'ont pas hérité de la meilleure poule, hein ah Merde, hein, ils vont pas avoir de bons œufs alors. Mais c'est pas vrai, une poule, c'est pas l'animal, la brutive va. Ben ouais, il a raison. Hein, Kevin Bryan, une poule, c'est pas l'animal, une poule, c'est la femme au joueur. Ah, ok, ok, ok. Donc toi, tonton, si tu veux au foot, euh, t'aurais une poule. Ouais, sauf que comme je joue pas, on m'a refilé une dade. <rire> voilà, bon, maintenant s'il vous plaît, taisez-vous, silence. Et voici nos défenseurs qui se mettent en place. Vous pouvez voir l'image Alderweireld, Vertonghen et Simon. tu ils ont mis du ciment dans leurs défenseurs. Mais ils vont courir moins vite du coup. Silence, s'il vous plaît, silence. Mais oui, tais-toi, grosse bias, t'as rien compris. S'ils mettent du ciment, c'est pour avoir une défense en béton. Tu comprends Ah bon Moi, je croyais qu'une défense, c'était en ivoire. Ben non, couillon Non, non, non. C'est l'équipe de toute la Belgique. C'est pas l'équipe d'ivoire. Mais non... C'est pas possible, hein. franchement c'est pas possible hein. Et voici maintenant le gardien courtois Qui s'installe dans les buts Ah bah ça c'est bien, un gardien qui reste courtois Ça fait plaisir, c'est rare Mais s'il vous plaît, taisez-vous, taisez-vous Mais ouais, maman, tu comprends vraiment rien Le commentateur, il dit pas que le gardien il est courtois Il dit qu'il va se dépêcher d'arrêter le ballon Il lui dit, allez, cours toi <rire> Cours Mais qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont cons Et <rire> hey, c'est qui le mec qui est sur le banc là-bas c'est Gilet. Eh, hey, oh, je t'ai pas demandé comment il a habillé, un Baraki. Mais c'est Gilet C'est ce Gilet, Jean-François Gilet, le gardien réserve oh. Ah bon Ils vont jouer dans une réserve Je le dit, j'espère que ce sera pas Paris Day, Mais ce pas possible, je peux pas le croire J'ai jamais vu des gens aussi cons Et pourtant, je suis dans le milieu de foot depuis des années hein. Mais, mais votre épouse est sur le terrain Qu'est-ce qu'elle fait là oh, C'est moi qui lui ai dit d'aller Comme elle est habillée en noir et blanc, j'espère qu'il vont la confondre avec le ballon. Nous <rire> on dit tu, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Et laisse ma mère tranquille. Hein. Si les joueurs la prennent pour un ballon, elle sera heureuse. Hein. Ça fait des années qu'elle rêve d'avoir une touche. Non, enfin c'est pas possible. Elle vient de se jeter sur Fellaini. Il est par terre. Ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. Kevin Janssen, elle adore bouffer du marouane. Hey, hey. Fellaini m'aime bien. Ils viennent me dire, là, j'ai vraiment besoin de compagnie. J'en reviens pas. Eh bien, franchement, je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal. Hein. On est bas, on est rats. On est qui Eh bien, qui Merci à toute l'équipe. Bravo, à Christian Bourdon. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le tip top, la quotidienne, avec Philippe Jonio. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cyril. Ben évidemment, on arrive tout de suite avec Julian Peretta qui est en tête de classement avec Miracle. À demain pour un nouveau à 5 demain. à 7.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 Avec Queen, Renault, Puggy, Black Eyed Peas, Avicii, Dimitri Vegas, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Les émissions, les journaux, les dernières infos de votre région. Le cactus, les enfants de cœur, les invités, le 8-9. Le meilleur de vivacité, à volonté, en son et en image. Et sur rtbf.be slash ovio. Ah, RTBF ovio, libérez vos envies. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous demain dès 11h, Servivacité. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business.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 Chérie, en dix lettres, expérience mode unique à proximité. En dix lettres Facile, Poincaré, les meilleures marques sélectionnées pour nous. Un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, et eh bien allons vivre une expérience unique chez Poincaré. Plus d'infos sur Poincaré.eu oh.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 Il est 19h David Rifon, bonsoir. Le piétonnier a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois à Bruxelles. Bonne nouvelle pour les anti-piétonniers, notamment le secteur hôtelier et horeca de la capitale. Ce piétonnier va être réduit. L'annonce sera officialisée demain lors d'une conférence de presse organisée par la ville de Bruxelles, mais on connaît déjà pas mal de détails sur les futurs contours de ce nouveau piétonnier. La place de Broucaire ainsi serait totalement rendue à la circulation automobile, mais ce n'est pas le seul changement. Écoutez Didier Renders, ministre fédéral en charge de Belliris, l'organisme qui finance le piétonnier. Ce qui est surtout en discussion maintenant, c'est de voir comment réaménager les circulations, permettre un accès à une série de commerces qui ont beaucoup souffert, mais il faut toujours le rappeler, ils ont souffert aussi de la fermeture des tunnels, ils ont souffert de la situation depuis le 13 novembre à Paris, puis les attentats de Bruxelles. Donc on doit essayer d'en tenir compte dans l'accès au centre-ville et dans le fazage.